Cette émission aura classé q u e n ce vendredi 30 mars 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Comme d'habitude, tout au long de l'après-midi, je vais vous présenter la sélection rock la plus éclatée, la plus éclectique des ondes à travers plusieurs des styles associés regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du hard rock, du southern rock, du shock rock, du rock psychédélique, du folk rock, du progressif, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes, des groupes comme, entre autres, Jimi Hendrix. ACDC, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Rolling Stones, Neil Young, Megadeth, Metallica, Love, Crosby, Stills and Nash, Allman Brothers Band, Yes, Morse Code, Manege, Epica, Opeth, Mastodon, Ghost, Taurissus, Hailstorm et a r k o n a J'aurai plusieurs nouveautés à vous présenter soit le tout nouvel album de la formation japonaise SAG intitulé Insomniphobia, celui des Scandinaves de b a r o n Earth, celui du duo de Mars Volta et un extrait du nouvel album en concert de a a r o n Maiden. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter un trio danois o b s c u r du début des années 70 du nom de Hurdy Gurdy. Qui ont sorti un seul album éponyme en 1971, et je vais vous présenter une vase complète d'un album vénile classique paru il y a exactement 30 ans ce mois-ci, soit Blackout des Allemands de Scorpions. Dans la première heure, évidemment, mon ami Simon f i t z b y l'authentique historien de Cifou, va se joindre à nous pour vous présenter les éphémérides du rock, donc encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débutants en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un morceau marquant du groupe d'un des très grands frontmen de l'histoire du rock qui célébrait son anniversaire cette semaine. Je parle de Steven Tyler et Aerosmith. Vous êtes sur les zones de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. We'll right you Avec une de leurs pièces les plus marquantes en carrière, Back in the Saddle, morceau qui ouvre un de leurs chefs-d'œuvre à l'album Rocks de 1976. Et c'est aussi une pièce avec laquelle Aerosmith ont ouvert chacun de leurs concerts pendant de nombreuses années. C'était l'anniversaire de leur chanteur légendaire cette semaine, s t e p h e n Tyler. Et effectivement, l'anniversaire de naissance de s t e p h e n Tyler, chanteur d'Aerosmith qui célébrait ses 64 ans ce lundi. Oui, même. Il est né en 1948. Hum、mm、hum. Excellent frontman et,、euh, on va avoir la chance,、euh, peut-être de le voir en spectacle cet été puisqu'ils seront,、euh, à Laval. e t、euh, au Festival d'été de Québec、ouais. euh, aussi,、euh, c'est en juillet. Euh, des billets pour、euh, Laval sont mis en vente demain, je pense.、Euh, en tout cas, ça va à peine parce que Rossmith, c'est vraiment un des meilleurs groupes.、Oh, oui,、euh, il en e un très un... bon、oh, choix. C'est vraiment parmi les meilleurs, les t o p Vous avez reconnu sa voix Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fédibé, l'authentique, véritable historien de C'est Fou, avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir de me retrouver, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 26 mars au 1er avril? Nous avons, comme à l'habitude, une semaine des plus intéressantes et on débute en 1946 avec la naissance de Fred Sheehan. Et c'est également.、Euh, moi, je ne connais pas Fred Sheehan. Moi non plus. En fait, j'ai fait des recherches. C'est le piriste de Boston, ça、euh, Probablement, oui. <rire> c'est niaisé. J'avais ça dans ma liste. J'ai dit bon, mais Fred Sheehan, Fred je cherchais et je n'ai pas.、Euh, bref. C'était son anniversaire. On lui f a i t une bonne fête. Oui, C'est r o c k e r Exactement. <rire> mais、euh, nous avons également d'autres naissances, dont celle en 1948 de Richard e Tandy, claviériste du Electric Light Orchestra, qui, comme Steven Tyler d'Aerosmith,、mm -hmm. euh, a célébré. Plutôt c e s t 64、oui. ans de lundi en début de semaine.、Euh, également en 1965, Marvin Gaye est au numéro un、euh, du palmarès avec I Heard It t h r o u g h The Grapevine qui a été un de ses très très grands succès au début、un、de carrière. Un classique、euh, oui, oui, exactement. qui a été repris aussi par、euh, CCR. C'est、oui, peut-être une bonne version CCR. Oui, CCR était capable d'aller chercher des pièces très très groovées,、euh, des pièces plutôt chantées habituellement par des afro-américains et d'en faire vraiment de très très très bonnes pièces,、oui. euh, très rock également.、Euh, donc Marvin Gaye, ça a été un de, de, de ses nombreux succès de ses Nombreuses carrières, parce qu'il a connu une renaissance dans les années 70 et a connu une, une triple carrière, si on veut, dans le milieu des années 70, a l l é jusqu'à sa mort en 1980.、Euh, donc, ça a été、euh, quelque chose de très, très gros、euh, pour lui à l'époque.、Euh, nous avons également la naissance en 1968 de James Hia,、euh, qui lui est guitariste des Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, qui, comme on le sait, prépare un nouvel album éventuellement, mais、mmh. on peut se demander si ça sera vraiment bon.、Oui. C'est、euh, James Hia qui a déjà J'ai été euh, euh, qualifié de pain in the ass、oh、par,、oui. euh, par euh, Billy, Corgan. Nommés, euh, Billy Corgan qui disait I've got two drug addicts in the band and one pain in the ass. <rire> <rire>、ah, Billy Corgan avec son ego démesuré,、oh oui. c'est toujours quelque chose d'incroyable. <rire> Nous avons aussi en 1980 Van Halen qui lance Women and Children First. Leur troisième album, 3e mais ça, c'est un très, très bon disque.、Hein? Oui, c e s pas mal supérieur pas au, au deuxième. Ah oui, non,、plutôt. donc、ouais. ça, ça, ça sera un album intéressant. Et justement, parlant de Van Halen, ils sont très, très synchros dans les lancements d'albums. e n <rire> <Oui>, 1986, <rire> la même journée, ils lancent également l'album 5150.、Euh, donc, Premier album avec Sammy e a g i r ça, c'est pas mal moins bon, par exemple. Exactement, et on l'a même qualifié, en fait,、euh, dans mes sources d'éphéméride, s de. Premier album de Sammy a g e r avec Van Halen. On ne、ouais. dit pas que c'est Van Halen avec Sammy a g e r c'est plutôt Sammy a g e r C'est le moment place, où、là. Van Halen sont devenus un groupe formaté pour la radio exact. commerciale. Exactement.、Mmh. Donc on voulait vraiment rejoindre un, un, un très, très, très grand public、oui. en f a i s a n t de la musique, beaucoup plus pop que ce qu'on avait fait avant. Oui. Mais ça, c'était le, le souhait de Eddie Van Halen,、mmh. euh, le rocker dans le groupe. Ouais, oui. Ça, <rire> c'était David Leroth. e Exactement. Exactement. Donc on ne cherchait plus à s a i r e m e cherchait n On t plus à, à, à Simplement juste faire plaisir aux fans.、Mm -hmm. Non pas faire plaisir aux fans, mais aller chercher d'autres. Voilà Élargir、dire. le public. Exactement. Euh, nous avons également en 1994 Soundgarden qui drône au sommet du palmarès des ventres avec l'album Super Unknown qui a été un de leurs plus grands succès. Ben, c est, c est été, oui, et c'est peut-être leur, le le le、mm -hmm. euh, leur album le plus important. Je ne dirais pas le meilleur, je préfère Bad Motor Finger, mais c'est leur album le plus important. C'est sur cet album-là qu'on retrouve,、euh, j'imagine, Black Old s u n d Oui, Spoonman. c s t leur plus gros succès,、ouais, Spoonman.、Ouais. Ouais, euh, donc c'était la belle époque en fait, pour Soundgarden. Oui, tout à fait. Après ça, c'est. Un peu le déclin. Ouais, ça a été le déclin de la scène de Seattle au complet.、Mm -hmm. Donc Soundgarden、ouais. a passé dans, dans le tordeur, si、ouais. on veut.、Euh, mais je crois qu'ils font. Est-ce que c'est moi -ce qui、bon, l s font un retour?、Là? Ils s ont supposés dans album.、Ouais, euh, ils ont fait un retour, mais ils ont. Euh, euh, pour ce qui est d'un album, je. Pas sûr, mais、euh, ils ont donné quelques concerts.、Mm -hmm. euh, ils d e v r a i t être.、Euh, oh, ils vont sûrement produire quelque chose éventuellement. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, comme Chris c a r n o l maintenant, n'a plus de groupe, hein,、mm -hmm. avec la, la, la, la, la, la d é formations d'Audio Slave, qui était、mm -hmm. cette formation avec、euh, r a g e a g a i n s t the Machine. J'imagine qu'on peut plancher sur d'autres projets. Chris c a r n e l l aussi avait lancé un album très récemment, je crois. Oui, s o l o C'est plus tranquille, par exemple. Oui, effectivement. effectivement de, de ce que j'en en, en ai entendu, on ne reconnaît pas vraiment le. le, le, le, le Grand chanteur de rock qu'il y avait derrière. C'est pas mauvais, mais c'est pas rock. Non, exact. Exactement. Et nous terminons en 2002, cette journée du 26 mars, avec le décès de Randy Castillo, batteur pour Ozzy Osbourne, mais également pour Motley Crue. Il est décédé du cancer. Donc, c'était en 2002. Il était très jeune, je crois, en fin de trentaine, début de quarantaine. malheureusement, il e s t t e r a i t très bon batteur d'ailleurs. euh, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournées avec,、euh, Ozzy Osbourne, du o u depuis plusieurs années. Donc, c t c e c'est très triste. Nous avons également, nous passons en fait à la journée du 27 mars, qui était mardi de cette semaine, et on débute avec l'anniversaire d'un grand,、euh, d'un membre d'un des, des plus grands groupes de rock progressif de l'histoire, e t un des les membres les plus importants.、Hein? Un des membres les plus importants de cette formation-là, exactement, Tony Banks,、euh, qui, lui, a 61 ans cette semaine, donc né en 1951.、Euh, on dit un des plus importants, si c e s t pas une des fondations au, essentielles au, au, au de niveau du, du, du, de la créativité, c'est un des. des, des Mais、avec non, mais Michael Rutherford. Pour, pour ce qui est de la musique, de la composition, c'est un des compositeurs p r i n c i p a u e Exactement.、Oui. Exactement. Et d'ailleurs, c'est, avec Michael Rutherford, c'est les deux seuls qui sont restés au sein de la formation tout le long de, de,、oui. de l'histoire de Genesis. Qui... D'ailleurs, si Genesis est officiellement encore un groupe qui existe, bien, ce sont encore les deux seulement, puisque Phil Collins a décidé de prendre sa, sa retraite de la、oui. chanson. e、euh, t、euh, donc, euh, très, très grand compositeur qui a composé、oui. d'excellentes pièces. Nous avons également en 1965, cette fois-ci, toujours dans la journée du 27 mars, Jeff Beck qui est engagé pour remplacer Eric Clapton au sein、ouais. des Yardbirds. On sait qu'il avait claqué la porte quelques semaines auparavant parce qu'il n'était pas satisfait de la direction plus t r o p c e o m m e r c i a l Exactement. Pourtant, les Yardbirds, c'est quelque chose qui est quand même resté plutôt. Bah, qui, qui a eu un succès commercial, ouais, certain. On pourrait quasiment、euh, dire du proto-metal. Oui,、ouais, c e que c'était à la limite r è s très. Et surtout très avec sérieux, Jeff Beck、non? par la、ouais. suite. Jeff Beck, qui était un guitariste vraiment très, très important, qui, qui, qui allait faire d e s non, l l m c o et e m genre c'est, euh, par t o u c o n f a i t avec a les y r d ben, i r d Par contre, il est allé former Cream hein, après、ouais. être passé avec、euh, le groupe des Blues Breakers, là. Euh, mais dans sa carrière solo, là, ce qu'il a fait, c'était extrêmement commercial. Ouais, Jeff Beck, c'est drôle, hein, parce que lorsqu'il est allé auditionner euh, pour,、euh, pour s'en aller dans un groupe, on, on lui disait, tu vas auditionner pour un groupe très important et très populaire. Il pensait <rire> qu'il s'en allait auditionner pour les Beatles. <rire> c'est incroyable. <rire>、oh, une petite drop, hein, c o m p r e n Mais quand même, ça reste un groupe、oh, euh, un qui gros, faisait beaucoup un, de tournées. Un groupe important, oh, oh, oui. o était très, très、oh, connu. connu. Justement, parlant des Beatles,、eh、bien, nous arrivons au 27 mars 1968, alors que les Beatles sont au sommet du palmarès britannique avec une des pièces que, que, que j'aime bien, en fait. Ah,、euh, ouais, j'adore cette le, pièce. Le simple Lady Madonna,、oui. euh, qui, euh, franchement, est rempli d'énergie.、Oui. En fait, une énergie qu'on qu retrouvait de moins en moins. Si on compare, disons, l'album la, blanc qui, qui a été lancé la même année, un peu moins d'énergie sur plusieurs pièces. Lady Madonna ramenait un peu l'équilibre avec vraiment.、Euh, <rire> c'est le piano qu'on retrouve là-dedans. D'ailleurs, est-ce que c'est pas de McCartney? Ou George Martin qui joue le piano sur Lady Madonna. J'ai toujours pensé que c'était Paul McCartney. Ça doit être Paul. Hein?、Euh, moi, ce que j'aime, c'est la voix de Paul、oui. McCartney qui、oh, est très、oui. particulière. On ne le reconnaît pas. là. Exactement.、Oh, -là. Oh, <rire> oui, oui, Ça, ça, ça s'est demandé、euh, vraiment. Donc,、euh, il était chargé d'énergie.、Oui. Il a racheté ça vraiment. Et tant mieux, parce que ça en fait une pièce des plus intéressantes、oui. à entendre. Nous avons également en 1979, cette fois-ci, Eric Clapton, qui marie Patty Boyd, bien sûr, ancienne femme de George、ouais. Harrison,、euh, qui est parti avec Clapton、euh, dans les années euh, 70. Euh, Clapton, qui, qui avait une obsession、euh, incroyable pour Patty、ouais, Boyd. C'était et... le grand amour de sa vie, mais、ouais. curieusement, il n'est pas resté avec longtemps. Non, ça n'a pas puis, fonctionné. Et puis, il n a pas très bien traité non plus.、Euh, parce que j'ai lu la biographie de Patty Boyd il y a quelques années, et puis,、euh, Il était même salaud avec elle. Oh, oui, vraiment. C'est incroyable. C'est l'amour de sa vie, mais il la traite mal. Oui. Ben, c'était dans, dans, une période assez floue de sa vie aussi où il y avait plusieurs problèmes d'alcool et de oui, drogue. Oui, évidemment. e、euh, t ça, ça l l a i t pas très bien. D'ailleurs,、euh, pendant les années 70, moi, ce que j'ai toujours trouvé le plus incroyable, c'est qu'il, il était en couple avec la jeune sœur, le Patty Boyd, pendant quelques temps. Oui, c'est vrai, avant、euh, d'être avec Patty. Ouais, pour, pour la, la en fait,、euh, Patty, elle dit que c'était pour la rendre jalouse. D'autres disent que probablement, c'est qu'elle ressemblait beaucoup aussi à sa, à sa sœur aînée.、Euh, donc, c'est, c'est pourquoi,、euh, peut-être Clapton, ce serait intéressant. À elle, mais bref, ça reste、euh, Ça reste moche. Ça reste moche. C'est une relation assez particulière, mais qui a donné un excellent album.、Oui. Euh, donc, Layla and As Other、oui. Assorted Love Songs. Oui, on va en entendre un extrait d'ailleurs un peu plus tard, qu'on va sûrement commenter. Génial, c'est <rire> parfait. Euh, donc, euh, Et les Beatles qui étaient présents au mariage hein, de Patty Boyd et de u i s c l a p Oui, En fait, c'est、euh, la seule fois, c'est la seule prestation en public que les Beatles ont donnée. en Dehors、euh, après leur séparation officielle en 70,、euh, sauf qu'il manquait John. Oui, John qui n'était、ouais. euh, pas nécessairement en bon terme avec tout le monde. Apparemment qu'ils étaient très rouillés et que la prestation n'était pas bonne. <rire> <rire> Ça ne m'étonne même pas.、Euh, et nous, ce qui nous amène en fait à l'année 1981, alors que le 27 mars 1981, ACDC lance Dirty Deeds Done Dirt Cheap aux États-Unis,、euh, cinq ans après sa variation originale en Australie ainsi qu'en Europe.、Ouais. Euh, c est, c est... Dans le fond, la c o m p a g n i e Disque a, a décidé de profiter du grand succès qu'avait remporté Back i n Black.、Ouais. Ils se sont dit,、euh, ça ne dure r a pas longtemps, là, on va presser du citron. Et ils sont allés sortir cet album-là qui datait d e l a n c i e n c h a n t e u r b o n Scott, ouais. et ouais. de cinq ans. l e s CDC avait e n beaucoup changé là, musicalement en t r Et les deux. e、euh, d'ailleurs, les membres des CDC en a n d r v i d disaient que c'était mauvais move hein, parce que ça leur a beaucoup nui, t、mm -hmm. parce que des gens、euh, qui ont aimé Back i n Black ont été déçus. Par Dirty D, e c'est pas un très bon album, Dirty D. C'est un album moyen. Exactement,、là. la pièce et, titre et, est très bonne. Mais et sinon, ça leur ennuie parce que lorsqu'ils ont sorti la suite, la suite à Bag a n Black, qui était For those about to rock, il y a du monde qui avait décroché et qui, qui avait peur que ça ressemble à. e x a c t e m e n t c'est ce qui est très malheureux en fait, c'est qu'on aurait dû lancer cet album-là en spécifiant que c'était un album qui avait été fait avant et ça, qui n'avait pas、exactement. été lancé. Il mais... y a des gens qui pensaient qu'il venait de changer de chanteur alors <rire> qu'il était décédé, celui qui chantait sur la l e t t e x a c t e m e n t c'est très malheureux.、Mm. On, on, va entendre, on va entendre une pièce、euh, tirée de cet album、euh, dans le prochain bloc musical.、Là. Ça va faire du bien entendu r e à ICDC. Nous a v o n s également en 1986. Cette fois-ci, et bien, suite à la sortie la veille de l'album 5150, Sammy Hager donne son tout premier concert avec Van Halen en tant que chanteur donc pour promouvoir la sortie de cet album beaucoup plus pop et beaucoup moins intéressant. Oui, c'est p a s très intéressant. En fait, c'est dommage. Hein? Oui,、oh, oui, vraiment dommage. Et nous terminons le, le 27 mars, bien sûr, cette journée qui était le mardi de cette semaine en 2003, alors que les Rolling Stones repoussent un concert qu'ils devaient donner au Japon à cause du danger du SRAS.、Euh, ils y sont retournés plus tard pour faire un concert bénéfice. Donc, devant、oui. beaucoup plus de personnes de ce qui était prévu, là, vraiment pour s'excuser, mais également,、euh, on ramassait des fonds pour aider justement cette crise-là du SRAS. Ils avaient aussi fait la même chose à Toronto.、Oui. En fait, ils avaient repoussé leur concert parce qu'ils avaient peur de tomber malade et、euh, ça, ça a donné, je pense, une Un énorme concert. Oui, il y avait quelque chose comme un demi-million de personnes pour ce concert-là qui, outre les Rolling Stones, il y avait en première partie SDC et Rush. C'est a s p i e c'est un fiche. C'est assez incroyable. Écoute, on va y aller en musique justement. Écoutez les Rolling Stones avec un album qui est sorti, un extrait d'un album qui est sorti il y a exactement 40 ans cette année. Je parle de x i l e on Main Street. Vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 Femmes. I'm a... Avec、euh, la pièce titre de l'album Dirty d s Dunder Cheap, qui est paru en 1976, un peu partout dans le monde. C'est le deuxième album des CDC, euh, mais euh, qui est seulement sorti、euh, aux États-Unis、mm -hmm. e n Amérique du Nord, au Canada,、euh, après le succès de Back i n b l a c k、ouais. Et ça a mélangé pas mal de monde, <rire> semble-t-il. Juste avant ça, on a entendu les Ringstones o l l avec All Down the Line. C'est une des pièces que je préfère sur l'album Exile on Main Street, qui est un véritable chef-d'œuvre et qui est paru il y a exactement 40 ans cette année, puisqu'il est sorti en 1972. 11h33, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre. Une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 28 mars. Et effectivement, et nous continuons le 28 mars, e t nous débutons, en fait, la journée en 1945 avec la naissance de Chuck Ports, bassiste des Turtles. Un autre Turtle. Un autre Turtle. <rire> Je pense que là, vraiment, on a fait le tour、oui. des naissances.、Oui. Euh, lui, malheureusement, Chuck Ports. C'est un cadat de Lisbeth. Oui, oui, effectivement. c'est assez <rire> rapproché. C'est assez incroyable. Donc, peut-être que justement, les membres du groupe se sont connus parce qu'ils étaient dans la même classe. Quelque chose du genre. <rire> en maternelle. En oui. maternelle, oui, effectivement. Euh, nous avons également en 1948 la naissance de John Evans, claviériste de Jet r o l Tall, qui célèbre ses 64 ans Donc,、ouais. cette semaine. C'était le, le blond là, qui était là pendant、oh, une dizaine d'années.、Ouais, euh, effectivement. Euh, Il faisait partie un peu de la, la formation classique là, de l'époque de Thick as a Brick、exact. et a q u a l o n g bien sûr. Euh, ça fait longtemps qu'il est parti. o u u i oui. Plus q e 30 ans. Le roulement dans Jet p r o t o s a quand même été ouais, assez, assez gros. C'est incroyable. Hein,、oui. Dans les dernières.、Euh, en fait, dans toute l'histoire C'est très dur à suivre.、Oui. J'ai hâte d'entendre la semaine prochaine.、Euh, je vais le présenter dans deux semaines, là, mais y a n Anderson sort la deuxième.、Euh, la suite de t h i c k as a b r i c k l e b r e Oui, effectivement. <rire> J'ai hâte d'entendre de, de, ça, moi aussi.、Mm. Peut-être que ça va être intéressant. On va peut-être être agréablement、oui. surpris. Mais、okay. à place d'être une longue pièce, là, comme c'était le cas sur l'original,、mm. ben, là, c'est des petites pièces. Ah, ok, ouais, c'est complètement l'inverse、ouais. de ce、mm. qu'on a connu. Ah, ben, ça pourrait être intéressant. On pourrait retrouver des petits joyaux, justement, et des pièces moins bonnes aussi. C'est un <rire> bon pari, je pense, de ce côté-là. Nous avons également, e、euh, n 1964, cette fois-ci, eh bien, toujours dans la journée du 28 mars, les Beatles qui deviennent les premières、euh, popstars à être honorés au musée de Madame Tussaud. Oui.、Euh, ces statues qui étaient assez bizarres. Ben, hein, il se moi, non, ils se ressemblent pas. Non, moi, je pas les du ai v u s ces statues-là, au, au musée de, ma de Madame Tussaud, et, e、euh, u je trouvais pas qu'ils ressemblaient. Non, pas du tout, mais en fait, <rire>、euh, moi, je suis pas allé, m a copine les a v u s également, puis sont encore en exposition,、euh, je crois, s û r e m e n t Ces statues-là, et,、euh, Ben, on dirait des mannequins avec des perruques de s Beatles. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, Paul McCartney, par contre, il me semble, selon les images que j'ai vues, se ressemble le plus. Mais les、ah, autres, c'est pas. Dans là, mon souvenir, c'était John Lennon qui,、ah, qui, qui était le moins pire Ça se peut, ça se peut. Écoute, c'est possible. Je suis jamais allé, malheureusement. Éventuellement, peut-être, par contre. Disons aussi en 1976, cette fois-ci, Genesis qui débute sa toute première tournée sans Peter Gabriel, donc、mmh. avec Phil Collins au chant. Ça、euh, faisait très différent, hein, parce、oui. que avec,、euh, il était tellement exubérant, Peter Gabriel, avec les costumes, tout ça, l'aspect visuel très important. Exactement. Alors que Phil Collins, lui, il se contentait de chanter et de jouer de la tambourine. Il s'est basé sur sa voix, vraiment,、mmh. et justement de jouer de la tambourine. Il faisait quelques pièces en étant battant en même temps, mais très peu.、Euh, je crois d'ailleurs que cette première tournée, on Est là, Bill Bruford était、euh, assistant ouais, batteur. Bruford et、euh, il me semble que Chester Thompson aussi. Oui, oui, aussi.、Uh, Thompson i les a suivis depuis longtemps, je crois que Bruford qui a été relâché après quelques temps pour、ouais. aller rejoindre King Crimson éventuellement,、mm -hmm. mais aussi、euh, parce que bon, je pense q u e Non, bah, il était parti déjà de King Crimson.、Oh, oui, il, il était、semble. parti de King Crimson. Il me semble que c'était pour、euh, s'en aller avec UK,、oui. entre autres. Oui, exactement.、Ah, il a joué、oui. avec tellement de monde. Il a eu d'autres carrières à peu près, c'est ça. o、oh, u Il i a été très, très, très prolifique pour ce qui、euh, est du nombre de gros. u p e Auquel il y participé. Mais pas très stable.、Hein? Non, exactement. c que t a i t quelqu'un qui est prolifique. Oui, il passe au, à travers plein de groupes, là, mais sauf qu'il ne reste pas longtemps. o u c'est ça. Ben, déjà, il est parti d y e s parce qu'il n'aimait pas la direction dans laquelle ça s'en allait. Il n'est pas resté longtemps nécessairement non plus avec, euh, avec euh, King Crimson.、Euh, deux albums, je crois. Donc, il a roulé sa bosse un peu, un peu partout. Nous avons également en 1981, cette fois-ci, Elton John, plutôt, qui lance sa version de I Saw Her Standing There. Je crois que c'était la version enregistrée avec John Lennon euh, au euh, Madison, Square、euh, Garden. Madison Square Garden,、ouais. quelques temps avant la mort de John Lennon, en fait.、Euh, ben, le、euh, dernier concert qu'il a donné. donné c'est qu quand il s'est rabiboché avec、euh, Yoko. Avec donc, Yoko、euh, ouais, c e s après le Last Weekend, c'est en 1974, ou、ouais. 74. Donc, ou ouais, 75, donc la, la pièce datait déjà d'assez longtemps. Oui, exactement. Nous avons 1982 également, dans cette journée du 28 mars,、euh, David Crosby qui est arrêté pour avoir,、euh, après avoir plutôt fait un accident sur l'autoroute de San Diego. La police retrouve un arme à feu, e、euh, t de la cocaïne dans sa voiture. Quand la police lui demande pourquoi il avait un arme à feu, eh bien, Crosby répond simplement, John Lennon,、mm -hmm. hein, puisque bon, c'était dans、euh, la suite de l'assassinat de John Lennon en 1980. Il、euh, y, y a plein de, de, de v e t t e t Rock, qui, qui étaient paranoïaques ouais, suite à ça. À David Leroff, entre autres,、mm -hmm. you、uh -huh. À un moment donné, lui aussi avait avoué qu'il avait très peur.、Oh、oui, ben le fanatisme, c'est、ouais. quand même incroyable. Juste à regarder également George Harrison, hein, qui a eu une tentative de meurtre également、euh, en 1994, lui. Là,、oh, ah, il me semble que c'était plus loin que ça.、Ah, ça c'était qu à, ce à ce la fin des années 90. Oui, effectivement, genre, 98, probablement.、Euh, mais quand même, donc, il、euh, y, y avait peut-être un peu raison d'avoir peur tout, toute la gang, mais m o n de là à traîner une arme à feu chargée、euh, toujours sur lui, ce qui、si ouais. était le cas de David Crosby. Hein, on on, en, on en, en a, a déjà parlé aussi. Oui, c'est ça, David Crosby.、Euh, Même si c'est un hippie, c e s t paradoxalement, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les,、euh, les armes à feu. Effectivement, comme、euh, aussi Phil Spector, hein, qui traînait toujours une arme sur lui de peur d'être agressé. Sauf que lui, Et... il n'était pas hippie. Non, pas du, tout, pas du tout. Il était juste un peu fou. Il n'était pas paradoxal. <rire> exact. <rire> Et、euh, nous avons tout simplement pour terminer、euh, la journée du 28 mars en 2000, en Cour suprême, Jimmy Page accepte un dédommagement substantiel ainsi que les excuses d'un magazine qui l'accusait d'avoir、euh, contribué à la mort de John b o n h a m bien sûr,、oui. pour、euh, s'être saoulé la gueule avec lui, si on veut, de l'avoir laissé.、Euh... Mais, mais c'est pire encore parce que dans mes souvenirs, ils avaient même écrit des aberrations comme quoi、euh, il n'avait pas porté aide, q、euh, u il s'était mis une robe de, ce, de, de cérémonie, il avait、euh, pratiqué une C'est une espèce de séance satanique ouais, pendant ouais. que l'autre m o u r a i t ce qui est vraiment imbécile et n'importe、ah, quoi. C'est un、là. peu incroyable.、Là. On sait que bon, Jimmy Page est un fan de Magie Noire, mais je pense pas que ça peut aller jusque-là. Il <rire> est quand même quelqu'un de sympathique、pas. dans la vie. <rire> et、euh, tu sais,、euh, par la suite, l'argent qu'il a, le dédommagement qu'il a reçu, il l'a remis à un organisme de charité.、Oh, très, très honorable <rire> de sa part. Ce qui nous amène à la journée du 29 mars, euh, dans les éphémérides. Donc,、euh, c'est en fait aujourd'hui,、euh, non pas aujourd'hui, mais plutôt, euh, jeudi, dans la semaine oui, des、hier. éphémérides. Oui, voilà. e、euh, t nous débutons le 29 mars 1943 avec la naissance de Chad Allen, m i e u x connu sous le nom de Allen Cowbell. Oui, voilà. Chanteur <rire> des Guess Who. C'est pas très beau, ça, comme nom, Corbett. C'est le chanteur original des Guessous,、mm -hmm. parce que、euh, celui qu'on connaît tous, c'est Burton Cummins. Il e s t pas resté là longtemps, je pense qu'il est parti en 6 6 C'est lui qui chante sur le premier succès des Guessous,、euh, qui est s h a k i n g All Over,、ouais. la, la reprise de、euh, Joe Kid and the Pirates. Et、euh, c'est drôle, hein, je disais, euh, euh, Burton Cummins expliquait comment、euh, le groupe avait、euh, trouvé son nom.、Euh, c'est la compagnie de disques. Euh, vu que le groupe sonnait très, très euh, British, euh, British Invasion,、ouais. ils se sont dit que peut-être qu'en faisant croire que c'était un, un, un projet d'un groupe.、Euh, britannique. britannique et, et, et un gros groupe important, que ça allait faire vendre plus de disques. Alors, <rire> sur la pochette, ils avaient écrit De Guessou, devinez qui. Ah, pour essayer ouais, de s u c i e r les ventes, mais、euh, ça, ça fait que le groupe est resté prêt avec ce nom-là. Et、ouais. Burton Cummins a toujours détesté、euh, ce nom qu'il trouvait particulièrement stupide.、Ben、exactement, effectivement. c é t t incroyable. <rire> Nous avons également,、euh, le 29 mars 1959, la naissance de Perry Farrell, le chanteur de Jane's Addiction et fondateur également de Lula Palooza. Célébrer donc ses 53 ans、euh, mm. cette semaine. Euh, donc, euh, Lula Palooza qui n'existe plus, par contre, je crois.、Euh, je ne suis pas sûr de ça. Il existe、euh, encore. Il me semble que l'année dernière. Ils, ils ont... Ça a perdu son cachet par、ah, ben contre, oui, au niveau ben、oui. des artistes qu'on invite.、Oui. La, la coqueluche, si on veut, des, des fans de musique in alternative, indépendante, c'est South by Southwest. Qui est un festival、euh, localisé, qui n'est pas、Austin. une tournée、oui. là, à Austin.、Oui. Euh, mais bon, Lula Pelosa, si ça existe encore, ça doit être quand même intéressant.、Euh, pour oui, avec l'aide e s nouveaux groupes. C'est intéressant au début des années 90 parce qu'il l'a fondé parce que Perry Farrell, tu sais, Jane's Addiction, ils n'ont pas tant d'albums que ça. Non,、hein? exactement. Ton goût est 4. Oui. Les musiciens, les membres de ce groupe-là. On groupe est loin des Rolling Stones. Oui, <rire> exactement. Ils sont plus connus, les membres de ce groupe-là, pour ce qu'on fait à l'extérieur de Jane's Addiction que comme、euh, musiciens de Jane's Addiction. Mais、euh, ça reste quand même Lula o Pelosa qui a inspiré Sharon Osborne pour créer le Haas Fest、ouais. également quelques années plus tard, qui,、euh, ça, qui a été également un gros, gros festival. Toujours sur la glace, le Haas Fest également. Donc, ça, ouais, les ouais, ben, avec années, la reformation de, plus de, plus de, de Black Sabbath et、euh, l e p r o b l è m e de santé de Tony Hayomi,、euh, oui, c'est sur la glace. Hum, effectivement. Nous avons aussi en 1968, cette fois-ci, Fleetwood Mac qui lance leur version originale, en fait, de la pièce Black Magic Woman. C'était en Grande-Bretagne, mais e s sûr que ça a été lancé. Pièce reprise et popularisée, si on veut, par Santana、oui. un peu plus tard. Tout le monde c o n n a î t cette version-là. Tout le monde pense que c'est une pièce de Santana. Ben, ça a été mon cas, d'ailleurs. <rire>、oui, mais c'est bien non, c'est Fleetwood Mac. Fleetwood Mac qui ont créé ça. Très, très bonne pièce.、Oui. Très bonne version également. Mais, mais c'est vrai que la, la version de Santana est excellente. Oui, oui,、ouais, exactement. Et ça a en fait ç a f a i t C'est une partie de la coqueluche Santana qu'il y avait dans les années 70, musique euh, donc, euh, plus rythmée, si on veut, musique latino-américaine、ouais, mélangée avec le rock. C'était、euh, révolutionnaire à l'époque de mélanger、mm -hmm. comme ça la musique latino avec、euh, du rock.、Et、effectivement, donc ça, ça a beaucoup contribué à ce qu'on associe Black Magic Woman à Santana.、Mm -hmm. Nous avons également en 1969,、euh, l'album 2020 des Beach Boys, qui est au numéro un du palmarès des ventes britanniques,、euh, dernier album de la formation sur l'étiquette Capital, donc EMI pour ce qui est de la version britannique,、euh, pas un très très bon album,、non. pas un très grand album des Beach Boys. Euh, ça me surprend même qu'elle ait été numéro un, quelque part, parce qu'il n'y a aucune pièce très forte, là, sur cet album-là. On est encore à récupérer les restants de Smile, qui, qui avait été amendé en 69, euh, 67, dis-je. Euh, et, e u il y a d'ailleurs. Et il n'y a pas de, il y a aucun succès、euh, euh, là-dessus. je crois qu'il n'y a aucun. En fait, il y a la pièce Do It Again qui se retrouve là-dessus,、euh, qui est une pièce correcte, mais,、euh, Peut-être un petit peu trop en avance pour son époque, même à cause des utilisations. On utilise des effets sonores qu'on allait voir apparaître plus vers la fin des années 70. Mais sinon, il、euh, y a, a d'ailleurs la pièce,、euh, Never,、uh, Never Learn How to, How to Love, quelque chose comme ça, qui est la reprise de Cease to Exist de, de m a r、euh, i l y n Manson, r i c h a r Charles Manson. <rire>、euh, ça avait été poussé par Dennis、euh, Wilson et il avait changé quelque peu les paroles et il avait gardé la pièce originale alors q u e le procès de, de Manson avait déjà eu lieu et il était、ah ouais. déjà condamné. C'était assez particulier. Euh, mais Brian Wilson ne participait pratiquement plus là, à la création de ces albums-là. Il était là juste pour taper des mains. Donc, de c'est de... seulement le nom du groupe qui a fait vendre l'album. Oui, exactement. C'est assez particulier. C'est un album qu'il faudrait que je réécoute en fait, pour avoir un meilleur jugement, mais je l'ai toujours comme, laissé de côté un peu. Je trouvais pas ça. Ce qui n'est pas intéressant. Très... Non, exactement. Ouais, c é t a i t pas、ouais. plaisant. Nous avons également en 1970, cette fois-ci, John Lennon et Yoko Ono qui a, donc apprennent au monde oui, que Yoko est enceinte、euh, d'un enfant de John, bien sûr,、euh, enfant qu'elle perd e、euh, quelques temps plus tard.、Euh, donc, et, en fait, Yoko a fait une fausse couche. Ils se sont retrouvés à l'hôpital pendant quelques, quelques jours.、Euh, ouais, mais ça, c'était en 68, ça. C'est en 68, donc、ouais. elle, elle donc, était encore enceinte.、Ouais. Encore une fois, une fausse couche. Donc,、euh, bon, plusieurs reprises. En fait, oui, c'est vrai, parce qu'il disait que Sean Lennon, c'était un peu inespéré. Lorsque oui, on a su que l'enfant allait, allait à terme parce que Yoko avait eu plusieurs fausses couches, effectivement. Mais je me trompe dans mes dates, mais oui, effectivement.、Euh, donc, plusieurs、euh, éche si、on veut, échecs avant le succès de c h a n c e si on veut.、Euh, ce qui nous amène à l'année 1987、euh, où Jefferson Starship est au numéro 1 du palmarès avec Nothing's Gonna、mm -hmm. Stop Us Now. Quel très mauvais souvenir! C'est <rire> incroyable. Et c'est probablement pour ça que, dans le fond, Paul Kentner, on en parlait la semaine dernière, qui a décidé de poursuivre le groupe pour dire Vous allez laisser tomber le Jefferson、mm -hmm. euh, parce que、euh, vous salissez le nom. <rire> ben oui, c'est n'importe quoi. C'est pas très, très bon, d'ailleurs. Et,、euh, nous terminons,、euh, cette journée,、euh, des éphémérides,、euh, du, tu, du, oui, du, 29 mars, voilà, de cette semaine, en 2005, alors que Neil Young est opéré au cerveau pour un anévrisme. C'est、euh, majeur,、euh, Oui, très, très majeur, mais,、euh, il s'en est remis quand même assez. Oui, tout à fait. Parce、ouais, qu'il a、ouais. participé au,、euh, Live 8, qui a eu lieu en 2005 également,、ouais. euh, sur la scène canadienne.、Mm -hmm. Et,、euh, d'ailleurs, je me rappelle, je connaissais pas encore beaucoup Neil Young à l'époque, et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait, parce qu'il, il, il était toujours soutenu par sa femme ou par quelqu'un sur la scène. Ce qu'il chantait.、Euh, et c'était justement parce qu'il se remettait encore de cette opération-là.、Ouais. Mais il avait tenu à être là pour le live-8. Et、euh, bah, depuis ce temps-là, il, en... il a encore une très, très bonne carrière. Et,、oh oui, euh, ça ne paraît suis... même pas. Je l'ai <rire> vu en spectacle il y a quoi, trois ou quatre ans. Et c'est excellent. Vraiment... Effectivement.、Ah, il, il se donne beaucoup. On va aller l'écouter justement en spectacle. Ce fameux Neil, vous êtes à l'émission r é Classique sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Lafton, À l'époque de Derek and the Dominoes, on fait seulement un album en 1970 intitulé l e y l a and the Sorted Love Song. C'est la pièce Bell Bottom Blues. Tu sais, je, je connais cette pièce-là depuis,、euh, depuis très, très, très longtemps. Je ne m'étais jamais arrêté aux paroles. Et c'est toi qui m'as appris、euh, la signification, ce qui avait inspiré、euh, Eric l a p t o n pour cette pièce. Parce que je me disais, Bell Bottom Blues, bon, il parle des pantalons à pattes d'éléphant. Eh bien, non. Il parlait euh, plutôt euh, de la silhouette de Patty Boyd lorsqu'elle s'éloignait de lui, disons,、euh, pour rester polie. f f e c t i v e m e n t C'est incroyable. C'est probablement une des, une des rares. Non, je dis ça, mais dans le fond, a, je suis sûr qu'il y a plein de pièces、euh, dont le postérieur、euh, de Dame a inspiré、euh, des musiciens de rock. Mais celle-là, c'est peut-être la plus.、Euh, je ne sais pas, la plus connue, la plus spectaculaire. Exact. Exact. Juste avant ça, on a entendu Neil Young en concert avec、uh, When You Dance, I Can't Really Love. C'est la version qu'on retrouve sur le disque Live Rust de 1979. 11h56, presque 57, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides、euh, du 30 mars, donc aujourd'hui même dans le temps. Et exactement, et on, on, fête, on souhaite un très bon anniversaire、euh, tout d'abord à Eric Clapton, qui célèbre ses 67 ans aujourd'hui,、euh, qu'on vient d'entendre justement. Oui, euh, donc.、Euh, parlé comme ça du postérieur de sa blonde. <rire> oui, exact. <rire> C'est également l'anniversaire de Dave Ball, claviériste des Turtles, qui célèbre ses 66 ans.、Ah, ah oui, il y a n a il a n qui est resté encore. Très, très, très rapproché. C'est incroyable. <rire> Euh, nous avons aussi en 1964 à Clacton, en Angleterre, les deux premières batailles,、euh, donc, où a lieu plutôt la toute première bataille entre les mods et les rockers. Donc, c'était une rivalité. Bon,、euh, oh, ça, c'est une était... période qu'on n'aurait pas aimé vivre. Hein, non, parce que, parce que là,、vraiment. on ne parle, parle pas d'une bagarre, là, de deux, trois tapes sur la gueule, là, de, par,、euh, t sais, deux, trois personnes qui se battent, là, comme ça. Non, non, on parle de. De centaines, ouais, et même、ouais. de milliers de jeunes qui se battent comme、exact. ça un peu partout dans la ville, sur la plage. C'était incroyable. C'est affreux. oui Et tout ça pour une mode et un style musical. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose. C'est. Quel serait l'équivalent aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui entre la rivalité des, des mods et des rockers. Bon, les rockers, on pourrait dire aujourd'hui, d e s amateurs de métal. o o u a C'est-à-dire、ouais. que、si、ces amateurs de métal se battaient avec quoi? Les hipsters?、Euh, les hipsters, où il、euh, y a eu dans les années 80 des punks contre les.、Euh, aussi les punks contre les métals, si on veut un peu, mais c'était pas. Jamais personne n'en est venu au point, C'est-à-dire.、Euh, Au point que ça a été rapporté dans les nouvelles. Non, on ne parle pas de centaines de personnes se battues. C'est ça, exactement. On sait que les fans de métal n'aimaient pas beaucoup les fans de punk dans les années 80 parce que, bon, on disait que le punk allait tuer le métal, etc. C'est jamais a r r i v é Sauf qu'il n'y a jamais eu assez de fans de punk pour que ça soit assez grave. Alors que là, c'était pas mal moitié-moitié. Exact. C'est drôle parce que les Who, c'était le groupe préféré des mods. Mais eux, ils ne comprenaient pas pourquoi. Pete o n c h o n a déjà dit ben oui, pourquoi on est le groupe préféré. Des m o d e s o n n'a absolument rien de mode. Ils ont décidé qu'on était leurs、euh, idoles,、exact. mais、euh, c'est juste que les, les ou étaient élégants. Ouais, on s'habillait、ouais, bien. Avoir, sens, on s'habillait bien. Et, ça.、Euh, ça me fait penser d'ailleurs à une scène de Hard Day's Night hein, où、euh, Ringo Starr, en fait, tous les, groupes, tous les membres du groupe sont <rire> interviewés <rire> et on demande à Ringo s'il est mod ou rock.、Euh, f Il n a dit Êtes-vous un, un mod ou un rocker Il dit Je suis un b <rire> <Exact. rire> c k e r Exact. Donc, c'était un peu justement en plein dans cette,、euh, cette, cette folie-là des mods et des r o c k Donc, c'est un peu pourquoi on posait la question. La référence aujourd'hui peut être moins bien comprise par les jeunes, mais c'était q u r t o u t ça gros. Vous, oui, oui. C'était ma, majeur, majeur, et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qu'on n'aurait qu pas aimé, qu'on qu n'aimerait vraiment pas ouais, vivre. Exactement. exactement. D'ailleurs, probablement、euh, dans les prochaines semaines, q u on va、euh, aborder le sujet à catalepsie. Oui, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça. Ouais, ça pourrait être très intéressant. Il y a de la très bonne musique également qui sort、oui. de là, donc c est, c est, ça vaut la peine. Nous avons également en 1967 les Beatles qui prennent bien sûr la photo pour la pochette de Sgt. Peppers. Donc, excellente pochette, très belle pochette、oui. en fait de cette, cet album qui d'ailleurs devait comporter、euh, selon les choix de John Lennon,、euh, donc a l i s t e r Crowley qu'on retrouve sur la pochette,、mm -hmm. mais aussi Hitler et Jésus. Et on a décidé d'enlever, est-ce、euh, qu'on a gardé, ou、ouais, on a gardé Jésus, mais on a enlevé Hitler en fait sur、euh, la fameuse pochette. Euh, il a été retiré, en fait, sa, sa, son, sa photo en carton a été retirée à la dernière minute, là, avant qu'on prenne le cliché. D'ailleurs,、euh J'ai une édition CD, je crois, c'est une édition britannique de Sgt. Peppers,、euh, une réédition qu'on qu a fait avec une pochette qui expliquait l'ensemble de l'album et、oui. on pouvait voir justement des photos,、euh, de ces, ces, les photos de la prise de photos, en fait,、euh, de cette pochette et on pouvait voir justement le, l le, le, le, le, Hitler en carton qui était à côté, complètement à côté du,、euh, du plateau, en fait. On voulait pas offusquer personne puisque c'est encore Très proche o、ouais, h n l e u i c'est ça. Ça, mondial, ça faisait、ouais. juste 20 ans. Alors, on s'est débarrassé des éléments plus dis, subversifs. Oui, oui, exactement. Ouais. Ben, on sait que John le Lennon avait un style d'humour très, très noir. Oui, oui. Il、ouais, a v a i t c h o q u é Oui,、ouais, e on a des vidéos d'ailleurs des Beatles. Je pense qu'ils sont à Berlin、euh, lorsqu'ils étaient très connus, en fait. Ils font des. Oui, ils、euh, euh, faisaient des High d Eclers. Oui, c'est un、ouais. peu...、Euh, J'ai déjà vu c e t t photo. C'est un genre d'humour très, très British, en、ouais. fait. Oui. Tu sais, quand j'étais petit, je pensais vraiment que la pochette de Sgt. Pepper, c'était un collage. Ouais, Et j'ai été très surpris lorsque j'ai vu les Beatles poser pour cette photo-là. Effectivement, parce que ça aurait été, premièrement, plus économique et plus logique de faire un collage. Mais bon, on était les Beatles à l'époque. On avait、oui. les moyens, donc, de、ah, créer cette scène, ça, vraiment. Un set-up, et, u h Et,、euh, oui. et d'ailleurs,、euh, Frank Zappa et les Mothers, hein, qui avaient fait une, une, couverture pastiche, un peu,、oui. de, de ça. Avec, la même année.、Euh, j i m m y Hendrix, il était présent. En fait, on, on penserait que c'est une statue de tir, mais j i m m y Hendrix était là pour prendre la photo avec <rire> eux autres. Et il est reparti, je pense, la même,、mais、à ce qui paraît, selon les mémoires de Frank Zappa,、euh, j i m m y Hendrix n'était pas nécessairement conscient qu'il était là.、Oh, Zappa、ouais. <rire> ouais. euh, euh, avait demandé la permission aux Beatles.、Euh, Est-ce que ça vous dérange si on fait ça、ouais. Les Beatles、euh, étaient parfaitement d'accord. La pochette、euh, de, des Mothers est pas mal moins belle, par contre. <rire> là, avec le, le, le, le, le melon à terre qui、ouais. est écrit Mothers, c'est pas très très beau. <rire> Nous avons également, en 1970, un album révolutionnaire qui est lancé, un CBHS Brew, lancé par Miles Davis.、Oui. Excellent album,、oui. franchement, incroyable, u h album que, que, que j'adore, en、mm -hmm. fait, qui rappelle. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Ça fait le pont entre le jazz et le rock, en plus. Donc, e s t c'est un album, franchement, à découvrir. Euh, qui, qui, a lancé une très bonne période pour Miles Davis, elle a l l a i jusqu'à milieu des années 70 où on se consacrait un peu plus au rock, e、euh, u on faisait de la place à la guitare électrique ainsi qu'au clavier,、euh, on envisageait en fait les instruments plus d'une façon rock en accompagnant Miles Davis, qui était très, beaucoup moins présent sur ces albums-là, bizarrement, que les autres, mais ça reste de très, très bons albums. Et les fans de rock écoutent beaucoup, beaucoup Bitches Brew, Tribute to, to Jack Johnson, justement, à cause de ses sonorités beaucoup plus rock. Très, très intéressant. Euh, nous avons également en 1974,、euh, les Ramones,、euh, qui donnent leur premier concert à New York, donc,、euh, qui ont marqué l'histoire, eux aussi, vraiment, qui allaient devenir très, très gros,、euh, dans les années suivantes.、Ouais. e <rires>、euh, t、euh, nous avons aussi en 1975, Jeff Beck, qui lance son tout premier album, Blow by Blow. Son a, album en, en solo.、Euh, oui, premier album solo. C'est、euh, produit, produit par、fait. George Martin et、mm -hmm. ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Premier produit d'ailleurs en production, cet album-là est vraiment excellent.、L、album vraiment instrumental,、vrai. par exemple, il、mm -hmm. faut que、ouais, les gens qu soient paroles.、Ouais. Très intéressant. En 1976, les Sex Pistols, eux, donnent leur tout premier concert. 50 personnes se sont déplacées pour、oui. l'événement. Ça devait être quelque leurs chose. Leurs amis, oui. Ouais, ouais, leurs amis.、Euh, en fait, les, le peu d'amis qu'ils étaient capables d'avoir,、euh, ils sont venus lors de ce concert-là. Ça devait être particulier. Je suis, pas, je suis pas un fan、euh, ni des Ramones, ni des Sex Pistols, mais je préfère les Ramones parce qu'au moins, les Ramones étaient un groupe、euh, respectueux oui,、euh, oui, de oui. leurs racines. Et,、oui. Alors que les Sex Pistols. e n v o y a i e n t chez tout le monde. C'est、ouais. ça, exactement. Euh, C'est pour ça que j'ai, entre autres, que j'ai de la difficulté, les Sex Pistols de fait aussi qui étaient. Vraiment... les Ramones étaient des vrais musiciens Oui, il faut ça.、Lire. Tandis que les Sex Pistols, c'était de l'apoprétisme pas mal. <rire> oui, <rire> j'aime le terme. <rire> Nous avons également, en 2004, m a r i l y n Manson, qui renvoie son guitariste, John Five,、euh, ce guitariste qui a déclaré, c'est probablement parce que je ne bois pas et que je ne prends pas de drogue. Donc,、ah. euh, quelqu'un de, de sain au sein de, de la formation de, de, d Merlin Manson. Mais frustré. Frustré, oui, effectivement. <rire> mais c'était,、euh, bon, c s é t a i t son acolyte. C'est ce que j'ai trouvé bizarre parce que John, John Five était très, très important au sein d u groupe de m a r i l y n Manson. Il devait composer beaucoup des pièces et, bon, on a décidé de prendre une autre direction. Et m a r i l y n Manson est devenu moins populaire, bizarrement, par la suite. Une de moins bonnes pièces qui ont été faites de ce côté-là. On était un peu moins rock, un peu plus dans l'alternatif, je crois aussi. j'ai jamais été un grand fan de m a r i l y n Manson. Non, j'ai apprécié l'album e、uh, n t e r p r i s u p e r s t a r s、ouais, c'était bon. C'était pas si mal. C'était comme du、uh, Nine Inch Nails un peu plus méchant. Ouais, exact.、Euh, mais j'ai rien aimé de ce qu'il a fait par la suite. Non, c'est pas très très b o n Non. Nous avons également en 2007, cette fois-ci,、euh, eh、un homme est arrêté après avoir tenté、euh, d'entrer dans la maison de Paul McCartney dans le but de l'assassiner.、Euh, le troisième en fait, du lot à,、ouais. à, donc, à avoir reçu une tentative de meurtre qui a fonctionné ou non.、Euh, après, on parlait de George Harrison tout à l'heure, à la fin des années 90. Mais là, C'était Paul McCartney, pratiquement dix ans après la tentative sur George Harrison, ce qui est un peu incroyable. Ce qui nous amène à la journée du 31 mars,、euh, donc qui est、euh, samedi de cette semaine, demain. Euh, et euh, nous débutons en 1944 avec la naissance de Mike Rolfe. Mick Rolfe. Ralph. Mick Rolfe, plutôt, oui.、Euh, guitariste de Bad Company, qui célèbre donc, ses 68 ans、oui. cette semaine. Et、euh, guitariste aussi de Mud The Hoople. Oui, effectivement. parce qu'il est parti、oui. de Mud The Hoople pour former Bad Company. Pour former Bad、euh, Company. r o r e r b Company. u r f r m e r Bad o m p a o u r e r Paul un Rogers. Super group,、ouais. oui. Et nous avons et encore un autre. En 1946, <rire> la naissance de Al n i c o l gu guitariste des Turtles, donc célèbre ses 66 ans, lui, cette semaine.、Eh、bien, on n'arrête pas.、Ouais, C'est incroyable. Un gros groupe, en plus, les Turtles, <rire> pour avoir tous autant d'anniversaires, s'est rapproché.、Euh, 1958, Chuck Berry qui lance Johnny b Good, e bien sûr, qui a changé complètement la surface du rock, parce qu'on avait eu mon Maybelline, ainsi que d'autres succès.、Ouais. Mais Johnny b Good e a été vraiment son, son plus gros succès en carrière. C'est devenu un des plus grands. Standard du rock. Oui, effectivement, roll, ben、ouais. le tout premier, on pourrait dire le tout premier standard du rock,、mm -hmm. c'est Chuck Berry qui l'a repris. C'était repris par、mm -hmm. tellement de monde.、Oh, euh, oui. Mais il y, y a des versions qui sont plus mémorables que d'autres, comme celle de Johnny Winter.、Mm -hmm. euh, celle de, personnellement, j'aime beaucoup celle de f r a n k Marino ouais, sur l'album Live, qui est très bonne.、Euh, il y, y a aussi Plume La Traverse qui l'a repris sur, Johnny Wiggle, d n s l Oui, Johnny B. Ben, en fait, je ne me rappelle pas comment il appelle ça. C'est sur、euh, l'album、euh, Les Vieux c h a u f s e n t s a l c e s Les paroles sont complètement c h a n g é e s Tout ce qu'on reconnaît, c'est le solo de guitare. Puis,、ah, je ne、euh, me rappelle pas, mais ça fait l autant de temps que je n'ai pas entendu cet album-là que、euh, je ne me rappelle pas.、Ah, je me suis racheté une bonne édition cette、oui. fois-ci.、Euh, quel album, franchement,、oui. quel album. Oui, J'ai des, des bons souvenirs de, de ce disque. Les, les premiers plumes étaient très bons. Effectivement, il termine en fait, l'album avec ce, ce genre de reprise à moitié bien fait là, de, de,、ah, okay. de Johnny b e a o l e Et, euh, nous, euh, avons également une autre naissance、euh, très importante, celle d'Angus Young en 1959,、euh, qui célébrera donc、euh, ses 54 ans demain. Oui.、Euh, très, très. 53 très ans. 50,、euh, oui, 53 ans, effectivement. Oui, euh, oui. Euh, 53 ans, il est né en 1959.、Euh, excellent guitariste, donc,、euh, d'ici、oui. d'ici. Et C'est un des,、euh, à l'instar de Steven Tyler, de David Lee Roth, de Paul McCartney, c'est, un des très grands showmen de l'histoire、oui. du rock. Oui, exactement.、Il、faut、Mais、avoir vu ici d'ici en spectacle. e f f e c t i v e m e n t Nous avons en 1969, cette fois-ci, George Harrison et sa femme, Patty Boyd, qui sont accusés de possession de cannabis dans une cour d'Amsterdam. Ils ont été condamnés à payer 250, li 250 livres d'allemands.、Oh, C'est bizarre, ça,、voilà. Amsterdam. Oui, exactement.、Oh. C'était probablement à l'époque avant que ça soit、euh, légalisé complètement、ah, et permis C'est-à-dire、euh, pour, euh, pour tout le monde, hein, la possession simple. Nous avons en 1972, cette fois-ci, b i e le fan club officiel des Beatles ferme ses portes,、euh, donc, deux, deux ans après l'apparition. Euh, C'était, en fait, je pense aussi qu'on avait fait le tour un peu de tout ce qui était Beatles.、Ah, voilà, Probablement, mais le magazine、euh, Beatles Monthly, par contre, a poursuivi jusqu'en, je pense, en 1992, ouais, ou quelque chose ouais, comme ça. Oui, exactement, oui. On a continué très, très tard. Et d'ailleurs, ils ont fermé leurs portes parce qu'ils avaient dit, on n'a plus grand-chose、ouais. à faire. là. On <rire> a, ouais, a pas mal fait le tour. Fait ça faisait 22 ans à ce moment-là que le groupe était séparé. À un moment donné. Et... Oui, c'est un peu.、Euh... Non, mais c'est ça, exactement. Et、euh, le fan club aurait pu. Peut-être pu attendre un peu plus longtemps. Parce qu'il y aurait eu.、Euh... Oui, un fan club. Habituellement, c'est quelque chose qui dure. Mais bon, on a peut-être.、Euh... Il y a encore des fan clubs d'Elvis, non Oui, exactement. Exactement. Ben, il doit y avoir encore des fan clubs des Beatles qui existent, mais qui ne sont peut-être pas officiels. Pas officiels,、contre. oui.、Ouais. Nous avons aussi en 1982 les Doobie Brothers qui se séparent pour la première fois. On allait revenir encore et encore sous d'autres、oui. incarnations. Et ils existent、euh... toujours. Ah oui, exactement. Oui. Et nous terminons cette journée du 31 mars、euh, en 1995, alors qu'un ancien fan de Led Zeppelin est arrêté en arrière-scène lors d'un concert de Robert Plant et Jimmy Page après avoir tenté de poignarder le guitariste. Oui, oui, ça, c'est assez incroyable. On, on a vu à quel point ça peut être dangereux avec、euh, le décès il y a quelques années、euh, du guitariste de Pantera.、Hein. Oui, euh, Dime、euh, b a g d a r r l w、oui. qui a été assassiné sur scène.、Mm. C'est vraiment incroyable. Il、euh, y, y a des fanatiques un peu partout, hein, malheureusement.、Oui. On arrive à la dernière journée de la semaine. Exactement. Le 1er avril. Le 1er avril. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons, <rire> Ça aurait été intéressant, oui.、Euh, en fait, nous avons tout d'abord en 1939 la naissance de Rudolph Isley、euh, des Isley Brothers, bien sûr, qui célébrera donc ses 73 ans、mm -hmm. euh, demain. On lui souhaite un bon anniversaire. Non, pas demain, mais dimanche plutôt.、Euh, et également, c'est la naissance en 1945, cette fois-ci, de John Barbata,、mm -hmm. euh, batteur de Jefferson Starship, qui célébrera. Ah, c'est 67 ans、euh, ce dimanche. Donc, il a, il a choisi, en fait, il a été choisi pour jouer dans le mauvais Jefferson, malheureusement. <rires> Euh, en 1970, cette fois-ci,、eh、50 musiciens sont réunis pour enregistrer les arrangements de Phil Spector pour les pièces de、the、Long and Winding Road ainsi que Across the Universe qui se retrouvent sur l'album Let It Be.、Euh, des arrangements qui n'ont pas été très très appréciés d'ailleurs de Paul McCartney ou de r i c h a r t Mais de Ringo Starr, qui paraît aussi, qui était vraiment、ah, ouais. très très déçu de ce qu'on faisait des pièces des Beatles qui devaient être dénuées de tout,、euh, tout de tout arrangement. Sauf que je te l'ai déjà dit, moi je préfère ces v e r s i Oui, C'est assez intéressant et comme ça marque un peu la fin du groupe, c'est intéressant aussi de voir vraiment qu'on qu pouvait licher la production un peu pour、mm -hmm. créer quelque chose d'intéressant. J'aime bien aussi la version classique, ben, en fait, la version nue, comme on dit,、oui. qui, qui apparaît sur les b r a y Naked. C'est une bonne pièce.、Mais、en fait, The Long and w i n d i n g r o a d peu importe, ça reste une des très, très, très, très bonnes pièces. Bon, oui, oui. q u e s t pas m é contenu produit. Oui. En 1976, cette fois-ci, ACD, c donne son tout premier concert en Angleterre. Donc, c'était le début de leur longue carrière internationale, oui, si、fait. on veut. Et Ingus、euh, Young n'était pas vieux. Hein?、Euh, non. i l est arrivé en Angleterre, il avait、euh, 16, 17 ans. Oui, effectivement. Mais d'ailleurs, le costume des colliers, hein, ça vient du fait que c'était son costume <rire> de scène,、hein? son costume dans la vie de tous les jours. Parce、oui. qu'il était extrêmement jeune, mais extrêmement talentueux également.、Oui. Euh, donc... Il semble-t-il que pour ce premier concert, je pense que c'était au Marquis. Euh, je suis pas sûr, par exemple, m a、euh, il s i me semble que c'était au Marquis et、euh, lorsqu'ils ont commencé à jouer,、euh, la salle était vide et les gens qui sont là se sont mis à appeler d e s amis et à la fin du spectacle, le, le club était rempli. Non, ça me surprendrait même pas parce que ici c'est tellement puissant, c'est tellement fort, donc、euh, ça, ça a dû séduire beaucoup de personnes. Non, absolument. À cette En 1976, toujours, ce sont des Bass Cocks qui donnent leur tout premier concert. En fait, malheureusement pour eux, le système électrique s'éteint après trois chansons. Donc, on se demande si c'est une erreur humaine ou tout simplement le système qui est tombé en panne. Mais, c'est un groupe, les Bass Cocks, qui, q qui... ça restait quand même de la musique intéressante. Donc, dans le proto-punk encore, p a r c e q u e c'était pas officiellement du punk à cette époque-là.、Euh... Sauf que c'est considéré de nos jours comme un groupe de punk. Ouais, comme un groupe de punk. Effectivement, ben, ils ont continué en lançant les albums Très très punk.、Euh, D'ailleurs, on dit aussi que The b a s s Cox ont été une grosse influence sur j o y Division、euh, dans le post-punk des années, la fin des années 70. Donc,、euh, ils ont joué dans plusieurs tables en fait. Et ce qui nous amène à cette toute dernière éphéméride de cette semaine du,、euh, du, 26, au premier, du 26 mars au 1er avril. On, on, termine, on en a parlé au début des éphémérides. Exactement. De... de Marvin Gaye, en fait, qui, en 1984, est assassiné par son père,、euh, qui l'a battu à bout portant suite à une dispute. C'était la veille de son anniversaire. Mais je s u i en discrétin, le、ouais. père qui tue le fils. Effectivement. Marvin Gaye, qui habitait chez sa sœur, je crois, mais son, son père et sa mère étaient voisins. Euh, de sa sœur, et lui était en dépression totale. C'était vraiment. Euh, euh, il se droguait beaucoup aussi à l'époque, donc il, il, était, il était plus très, très bien, autant mentalement que physiquement. Et son père, qui était un pasteur, qui a simplement sauté un câble, pété un câble et qui est allé、euh, assassiner son fils、euh, avec qui il s'était disputé. Et、euh, il a plaidé la démence et, et ça a été. Euh, donc euh, il a été jugé non responsable pour cause de démence, ce qui est un peu incroyable. C'est tragique. Oui,、ouais, effectivement. Merci beaucoup, Simon. Merci. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos o n d e s Catalepsie, ça, c'est du lundi à 20h.、Euh, tu parles de quoi?、Euh, nous allons traiter de la mort, en fait, lors du prochain e émission. Une émission un peu lugubre, qui aurait dû être présentée cette semaine, mais qui, qui a été repoussée. Donc, on、euh, va avoir de la très、euh, bonne musique. C'est sûr qu'il y a plein, plein, plein de pièces、euh, qui、oui. parlent de ça dans, dans, dans l'histoire de rock. Différents styles. Et、euh, ça, Catalepsie, c'est en reprise les samedis à 18h, les mercredis à 13h. Et il y a l album classique, n'est-ce pas? Les vendredis à 10h, juste avant, classique. Exactement. Et en reprise, les dimanches à 16h, les mardis à 17h, cette semaine, tu nous as présenté un album de R.E.M. REM Life's Rich Pageant,、mm. qui est un très bon album de formation. Bien, merci beaucoup encore une fois, Simon. Merci. Midi 14.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 Qui ont sorti un seul album éponyme en 1971 et je vais vous présenter une f a c e complète d'un album Véné classique paru il y a exactement 30 ans ce mois-ci, soit Blackout des Allemands de Scorpions. Dans un moment, on va entendre Kiss et Van Halen, mais tout de suite, on écoute les nouveaux Queens. Foxy Shazam,、si、vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à f o r é et i e n c'est fou! Info Campus. La revue musicale Cinetica, une odyssée à travers la musique des plus grands films, mariera la danse et le chant sur des a i r s de musique de films connus, de Singing in the Rain en 5 2 à aujourd'hui, en passant par La Panthère Rose, g r e a s e Le Roi Lion, Harry Potter, Avatar, Dirty Dancing, Moulin Rouge, Chicago, Le Seigneur des Anneaux, Titanic, Step Up, pour ne nommer que ceux-là. Ce spectacle, qui sera présenté le 3 et le 5 avril prochain, alliera chant et danse et sera composé de 18 danseurs et 9 chanteurs d'un calibre semi-professionnel. La troupe Millennium promet un spectacle haut en couleur où émotion, fougue, délire et énergie seront de la partie. Plus d'une centaine de costumes ont été créés et retravaillés pour le spectacle. De plus, le spectacle sera chanté au complet par les 9 magnifiques et puissantes voix des chanteuses de la troupe Millennium. Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 15 Pour réservation, envoyez un courriel à p h i l i p p e b o u l i a n à commercial.com. Les membres de la communauté universitaire sont des auteurs prolifiques. Venez découvrir leur publication lors du lancement collectif 2012. L'événement se tiendra le mercredi 11 avril prochain de 16h30 à 19h à la bibliothèque de l'UQTR. Chaque auteur aura l'occasion de s'entretenir brièvement avec l'animatrice de l'événement, Mme Patricia Power, chargée de cours au département des lettres et de communication sociale. Élection pour l'AGE-UQTR. Les étudiants devront se rendre sur leur portail étudiant entre le 27 et le 29 mars afin de sélectionner les prochains représentants étudiants pour l'année à venir. Le 26 mars, il y aura un débat à la chasse-galerie. Lors du débat, les candidats se verront allouer un temps limité pour répondre à des questions en lien avec le poste qu'ils convoitent. Le public aura ensuite l'opportunité de poser ses propres questions aux candidats. Le dévoilement des résultats s'effectuera le 30 mars aux alentours de midi à la Chasse-Galerie. Les nouveaux officiers entreront en poste le 1er mai 2012. C'était votre capsule InfoCampus. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières grâce à qui vous avez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! c a t e r o o m c a présente les spectacles de Yukon Blonde et Library Voices au cercle le lundi 2 avril. The Pretty Reckless et The Parlor Mob au cercle le vendredi 6 avril. s e t the Well et Chains of Love au cercle le dimanche 8 avril. Et le 15 avril, venez fêter le 17e anniversaire de s t o m p Records avec les p l a n è t s Smashers et Big D and the Kid Stable au cercle le dimanche 15 avril. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via g a t e r o o m c a Allez visiter la page Facebook de g a t e r o o m pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com b b a r o l g a t e r o o m c a Ponnez une patate. Une petite tape et v'là o i des c u e u e s pour les.、Rêves. Yo, dude love, ça a pas l'air d'aller, toi! w o u h là, il a fallu que je lâche ma job. h comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j t a i s déçu i t que l'émission devait être annulée pis que ça a rendu des chroniques tout le long de la journée. Mais j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis disponible pour l'écouter, hein. a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis. Ça reste une émission de deux heures, h e Je te suis pas pantoute, là. Ben, si,、uh, l a i s f i r e a、ah, t t e n d s un peu, là.、Ah, ça me revient, j'ai laiss <rire> Assemblage Ricky avec F.O. et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Aucune、okay. idée. Comme p a r e n t s Je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est 89 à 11. Beats Working qui clôture leur excellent nouvel album A Different Kind of Truth qui est paru plus tôt cette année en février en fait. Très b、bon. e a Justement, sans e n t e n d u Chris avec Love Her All I Can qui nous vient de leur troisième album studio. Dress to Kill de 1975. On a aussi entendu les Black Keys avec Lonely Boy. C'est la pièce qui ouvre leur excellent dernier disque, El Camino, qui est paru à la fin de 2011 et au début du bloc. On a entendu Foxy Shazam avec I Like It, une pièce que j'aime beaucoup et qui est tirée du,、euh, de leur nouvel album, The Church of Rock'n'Roll, qui est paru au début de cette année. 14h35.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 Fill the sky, that's treasure size to a neon. Raise the shield of the holy pilgrim. I am to the end. to come.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 89-1 I'm bothered by persistence. One step from lashing out at you. You wouldn't get under my skin and call yourself a friend. Well, I've got more friends like you. Is there no standard anymore? What it takes t w a t It's easy to achieve. You're quite weak friend s that sympathizes. They hear the violence, they're playing you your song. Same friends, tell me your every word. Is there no standard anymore? What it takes to w a k Avec l a r e p r i s e très réussie, mais très particulière du classique de Pandora Walk. On retrouve sur leur tout nouvel album Long Live Lounge qui est paru il y a quelques semaines. C'était précédé de Metallica avec The Four Horsemen qui nous vient de leur premier album classique Kill Em All de 1983. Et au début du bloc, on a entendu Megadeth avec Chosen Ones. Ça nous vient aussi de leur premier album Killing Is My Business and Business Is Good qui est paru en 1985. Midi 51. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n Lafaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant faire un retour dans le temps jusqu'aux années 60. Dans un moment, on va entendre un peu le folk rock avec Crosby, Stills et Nash. Ainsi que du Southern Rock avec le Allman Brothers Band. On va entendre un peu de rock psychédélique, hippie avec Love. Mais tout de suite, on écoute les Beatles. Vous êtes sur les ondes de la radio. q u En plus, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wondering where it will I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wondering where it will. Watching all the people die, I l l feel much better on the other side of the r i d e I believe in magic. Why? Because it is. So quick, I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel. On here, day after day, I don't know if I am living or if I'm supposed to be. Sometimes my life is so eerie, and if you think. Twice. I don't know if the third's the fourth or if the, the fifth's to fix. Fifth. Just don't want you using up my time. Cause that's not right. ビジットボブロカ a L.C.A.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 Bien, le secret se déroule quelque part dans différents endroits de l'université. Aurez-vous la chance d'y être <rire> Pour plus d'informations sur les soirées cachées, c'est fou. Adhérez à la page Facebook de l'événement ou s y n c h o n i s e z le 8 9 0 FM. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89 a、oh. n No, no, n e Brothers Band avec、euh, a n Band l'instrumental Jessica, qu'on retrouve sur leur quatrième album studio, Brothers and Sisters, paru en 1973. C'était précédé de Crosby, Stills and Nash avec Long Time g o n e qui nous vient de leur premier album homonyme, paru en 1969. On a aussi entendu Love avec、euh, The Red Telephone, qui nous vient de leur.、Euh, C'est leur c h e f d e u v r e L'album Forever Change, paru en 1967. Et au début du blog, on a entendu les Beatles avec Fixing a Hole. Ça, ça nous vient de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, b a n d qui, bien sûr, lui aussi, est paru en 1967. 13h13, vous êtes à l'émission Rac Classic en compagnie d'Annelle Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Cette semaine, je vais vous présenter un trio danois du début des années 70, Hurdy Gurdy. Pour le moment, on va poursuivre avec encore un peu de rock psychédélique et de blues de la fin des années 60. Dans un moment, on va entendre Jimi Hendrix et les Pretty Things, mais tout de suite, on écoute Pink Floyd, Biding My Time. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, Laisse,、euh, la seule à diffuser du vrai rock et du blues à Toire et Viens, c'est fou! The Sad days and the bad days when we w a s working from nine to five. And if you don't mind, I'll spend my time here by the fireside.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 レパ、um、a マレー、i パルマレー、i l ルマレー、レパルマレー、レパルマレー、レパルマレー、e パルマレー、レパ e マレー、レパルマレー、レパルマレー、レパルマレー、レパルマレー、レパルマレー、レパルマ s ー、レパルマレ e レパルマレー、レパルマ r f レパルマ e ー、レパルマレー、レパルマレ l レパルマレー、レパルマレー、レパルマレ u レパルマレー、レパルマレー、レパルマレ l ルマレー、レパルマレパルマレー、レパルマレー、vous o f f r ネマ les jeudis de 14h à 17h, vendredi 17h ou lundi à 13h. Puis retrouvez-nous les notes de l'émission, puis les balado-diffusion balado sur rassemblage-requis.com. C'est p s sur Internet, cette affaire-là encore, les niaiseries, hein? T'es en train de me voler ma clientèle, cette affaire-là. En tout cas, je suis crazy, crazy, crazy! Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. l e ACDC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez f o u 89あわせぼちえ Avec le morceau Room Full of Mirrors tiré du dernier album sur lequel il a travaillé dans sa vie, First Rays of the New Rising Sun, enregistré en 1970, mais qui est seulement paru en 1997. C'était précédé des Pretty Things avec le morceau Grass tiré de leur très bon disque Parachute, paru lui aussi en 1970. Et au début du blog, on a entendu Pink Floyd avec Biding My Time, une pièce、euh, tirée de l'album compilation, excellente compilation Relics de 1971. 13h29, vous êtes à l'émission a c l a s c y c en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un trio danois du début des années 70, tout à fait inconnu, le trio Hurdy Gurdy. Qui a sorti un seul et unique album éponyme en 1971, un groupe dont la genèse se trouve dans une autre formation de la fin des années 60 du nom de Peter Belly and the BB Brothers, qui s'est séparé comme ça en 1967 et trois des membres de ce groupe ont décidé de former. Un trio de hard rock psychédélique. Les trois musiciens en question étaient le guitariste Claude Bolling, le batteur Jens Hodson et le bassiste anglais Mack McLeod. En 1968, ils ont émigré en Angleterre après que justement leur bassiste a été déporté par les autorités danoises. Comme Mack McLeod était un bon ami du chanteur de folk Donovan, ce dernier leur a donné un coup de main et leur a suggéré de prendre le nom d'une de ses. Chansons, c'est-à-dire la fameuse Hurdy Gurdy Man, dont ils ont finalement gardé seulement les deux premiers mots. Ils ont enregistré Hurdy Gurdy quelques morceaux en studio qui ont été produits par Chris White et Rod Argent des Zombies, mais c'est des morceaux qui ne sont jamais sortis à l'époque. En fait,、euh, les morceaux en question,、euh, soit Neo Camel et TikTok m a n、euh, sont sortis seulement en 2003 sur une anthologie intitulée The Incredible Musical Odyssey of the Original Hurdy Gurdy Men. Malheureusement, ce fut,、euh, ce fut, au tour des deux Danois de devoir、euh, quitter leur bassiste puisqu'ils se sont vus obligés à, à leur tour de quitter、euh, euh, l'Angleterre puisqu'ils n'ont pas été capables d'obtenir leur permis de travail, permis de séjour. Ils sont、euh, donc retournés au Danemark où ils ont recruté un nouveau bassiste avec lequel ils ont enregistré cet album éponyme pour、euh, l'étiquette、euh, CBS Scandinavia. Un disque sur lequel il est tout à fait évident que l'influence majeure des membres de Hurdy Gurdy, c'était Jimi Hendrix et Cream. Il s'agit d'un mélange de blues et de hard rock teinté de psychédélisme. Le guitariste était vraiment très bon. Il jouait aussi de la c i t a r et de l'harmonica, ce qui en fait un groupe plutôt coloré. Question de vous en faire une idée de ce que ça a l'air, la musique de Hurdy Gurdy. On va tout de suite écouter trois pièces tirées de ce seul album. Album éponyme qu'ils ont enregistré en 72. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la, la seule à faire tourner du vrai rock o b s c u r à t r o i s Rivière, s c'est fou! 89 FM.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 Fait une carrière au début des années 70. On vient d'entendre trois des meilleurs morceaux tirés de leur seul et unique album éponyme qui est sorti en 1971. On vient d'entendre la pièce Spaceman qui est une des plus typiquement blues rock. Juste avant ça, on a entendu un petit morceau psychédélique teinté comme ça de sitar. Peaceful Open Space. Et au début du bloc, on a entendu la pièce qui ouvre l'album en force, Ride On, qui donne le ton comme ça de ce très bon disque de blues rock progressif obscur. Le guitariste du trio, Claude Bowling, était vraiment très bon. Il en a épaté plus d'un à l'époque. Mais le groupe s'est séparé après la sortie de l'album. Go Bowling. p o u r s u i v i par contre sa carrière musicale avec deux autres groupes, soit Burning Red, Ivanhoe et Secret Oyster, dont j'ai parlé dans une autre chronique, une chronique précédente sur les groupes obscurs il y a quelques années de cela. Voilà qui conclut cette présentation de Hurdy Gurdy dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. Dans deux semaines, je vais vous présenter un album des Yardbirds très obscur de la fin des années 60. Je vais vous présenter le disque Little Games qui est sorti en 1967. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. 13h48. Vous êtes à l'émission REC Classic en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va y aller avec un peu de hard rock. Dans un moment, on va entendre、euh, les anglais de Bad Company et The Who, mais tout de suite.、Euh, on écoute l e s hollandais de Golden e a r r i n g Radar Love. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, la station des m é l o m a n e s et la seule. À diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est cool! 89.1 FM! My hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a half past four, and I'm shifting gear. When she is lonely. song.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 Vous êtes cinéaste ou reporter? Amateur et professionnel, branchez-vous sur le site de court-métrage RCI Vision. Devenez pour Radio-Canada International cinéaste et reporter du monde. Envoyez-nous un film de moins de huit minutes sur la thématique des cultures croisées. Prenez l'écran avant le 31 mai. Choisissez votre genre pour voir le monde en court-métrage. Tous les détails sur rcinet.ca, barre oblique, Vision.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 Qui ouvre leur album concept Quadrophenia de 1973, un de leurs chefs-d'œuvre. C'était précédé de Bad Company avec Good Love a n Gone Bad qui ouvre leur deuxième disque Straight Shooter, paru en 1975. Et au début du bloc, on a entendu les Hollandais de Golden Earring avec le classique Radar Love de l'album Moontan, paru lui aussi en 1973. 14h03, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage vers le rock progressif et le jazz rock. Dans un moment, on va entendre groupe de fusion québécois Manège ainsi que les、euh, Morse Code avec la pièce-titre de leur premier album qui a frappé très fort en 1975. Mais tout de suite, on va y aller avec Yes! Avec une pièce que le retour de l'hiver cette semaine m'a inspiré. Siberian Cash Rue. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! Du commun pour votre balle de finissant? À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge g o d e f r vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à a u b e r g e g o d e f r c o m On cherche des bénévoles pour l'événement multiculturel Mosaïque qui se tiendra le 19 mai sur le quai du v i e u x p o r t à Trois-Rivières. On a besoin de monde pour faire l'accueil du public, l'accueil des artistes, fournir de la technique pour les spectacles, faire les communications. Bref, il y a plein de fonctions intéressantes qui t'attendent, le tout dans une ambiance festive axée sur les rencontres interculturelles. Profites-en pour te faire une expérience de travail significative. Pour en savoir plus, visite la page Facebook de l'événement multiculturel Mosaïque. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 フ o ー。 m a n è g e avec l'invité de la nuit, une pièce tirée de leur album Montréal 6AM paru en 1980. m a n è g e qui est bien sûr un groupe québécois qui donnait dans le rock progressif, fusion, jazz. Ils ont fait de très bonnes choses dans les années 70. C'était précédé de Morse Code, un autre groupe québécois avec la pièce titre de leur premier album, La marche des hommes. Qui a vraiment beaucoup marqué les amateurs de rock québécois dans les années 70, séparés en 1975. Et au début du bloc, on a entendu un autre groupe qui a beaucoup marqué les amateurs de rock québécois, c'est-à-dire Yes, avec Siberian c a t h r o u g Ça, ça nous vient de leur album Close to the Edge de 1973. 14h29. Vous êtes à l'émission r o c k c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En parlant d'évolution, justement, on va y aller avec deux jeunes formations qui font du rock progressif, mais vraiment moderne. Dans un moment, on va entendre Epica, mais tout de suite, on écoute Astra. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus c e s t f o u m e r d i à partir de 22h sur les o n e s de C'est u 89.1, le Transformer vous fera découvrir le s t y trans ou trans à travers des r e m i x e t des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trans. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les o n e s de C'est u Jérémy!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 Allez visiter la page Facebook de Gatoroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. f a c e b o o k c o m g a t e r o o m c a Tout le monde peut participer aux Journées de la Persévérance scolaire. Du 13 au 17 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte d'encouragement sur soyonscompères.com. Vous êtes cinéaste ou reporter?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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 Hollandais de Epica avec la pièce-titre de leur tout nouvel album Requiem for the Indifferent qui est sorti il y a deux semaines et dont je parlais ici à l'émission il y a deux semaines, il y a deux vendredis de cela,、un、album.、Euh, C'est une des très bonnes pièces qu'on r e t o u r e sur ce disque qui autrement m'a un peu malheureusement déçu. C'était précédé de deux morceaux du tout nouvel album de Astra, formation de rock progressif américaine, très jeune formation. On a entendu la pièce titre de Black Chord précédée de Barefoot in the Head. J'aime bien ce titre, pieds nus dans la tête. 15h06. Vous êtes à l'émission r a c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma première nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album du duo américain The Mars Volta, qui est sorti en magasin、euh, cette semaine et qui est intitulé、euh, Nocturne K,、euh, premier album depuis Octahedron de 2009. The Mars Volta, Volta plutôt, qui est composé d'un duo formé par le guitariste Omar Rodriguez-Lopez et le chanteur Cédric Bixler-Zavala, qui ont annoncé leur retour il y a quelques mois avec leur ancien groupe, la formation culte at the drive-in. Ils se sont r e formés comme ça pour donner quelques spectacles cette année. Donc, le nouveau Mars Volta sort dans un contexte tout à fait particulier. De Mars Volta, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils font une musique tout à fait éclatée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils mélangent le, le hardcore au、euh, rock progressif, au free jazz. au r o c k psychédélique,、euh, depuis 2003, ils ont sorti six albums、euh, studio. Ils sont quand même assez productifs,、euh, dont certains sont de véritables petits chefs-d'œuvre, e、euh, n t r e autres le premier, The Louds in the c o m a t o r i u m Francis the Mute, leur deuxième qui était très bon, et l'avant-dernier, Octa Hedron, que j'avais trouvé particulièrement excellent.、Euh, leur nouvel album en est un concept basé, semble-t-il, sur une comptine d'enfants, i n、euh, t i t u l i é Solomon Grundy, que je ne connais pas, Euh, ainsi que sur、euh, la mythologie grecque qui entoure le dieu Hyacinthe,、euh, concept plutôt que le euh, chanteur euh, Cédric Bixler Zavala a décrit comme étant un ode à la vie、euh, d'un point de vue qui.、Euh, qui tente de s'éloigner de toute forme d'élitisme. C'est pas évident comme concept, je trouve. Musicalement, ça reste dans la mouvance de ce que Mars Volta ont toujours fait, c'est-à-dire une forme de rock progressif moderne, teintée de hardcore, d'électronique, de psychédélisme et de folie, carrément. Malheureusement, c'est le premier album de Mars Volta qui me déçoit vraiment. En fait, je l'ai trouvé très ennuyant. Ça ne lève jamais, les morceaux s'étirent inutilement, les mélodies sont, sont banales. J'ai vraiment été déçu. Une des seules pièces qui m'ont plu, c'est celle-ci.、No、La p o c h k a vous êtes alors l'un de ces fous.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 Juste avant la pause pub, on a entendu la poche car, un morceau extrait du tout nouvel album du duo The Mars Volta Nocturne Cake, qui est sorti en magasin cette semaine. Malheureusement, c'est un des rares morceaux du disque que j'ai aimé. C'est la première fois que j'aime e pas du tout un album de Mars Volta. Je, je l'ai trouvé tout à fait ennuyant. Ça lève pas. Les morceaux s'étirent. inutilement, les mélodies sont banales,、euh, je suis quasiment tombé dans le coma, j'ai vraiment été déçu, euh, ça vaut pas plus qu'un 6,5 sur 10, je ne le recommande pas du tout, malheureusement. 15h15, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Par contre, un album que j'ai bien aimé cette semaine et qui est sensiblement dans la même mouvance que celui de Mars Volta, c'est celui des Japonais de SAG intitulé Insomniphobia. s a g e s t un quintet t e dirigé par un duo complètement éclaté, disjoncté, constitué du bassiste, chanteur et multi-instrumentiste、euh, Mirai Kawashima et de la chanteuse et saxophoniste Dr. Mikanibal Ils sont、euh, tout à fait à l'image de leur、euh, musique, c'est-à-dire très b i z a r r o ï d e C'est quand on entend SAG、euh, que l'étiquette de métal d'avant-garde prend tout son sens. C'est complètement délirant et extraterrestre comme musique. Si Salvador Dalí avait fait du black metal, ça aurait sonné comme la musique de SAG. En 2001, ils ont produit un véritable chef-d'œuvre avec l'album Imaginary Soundscape,、euh, qui est une authentique merveille. Et、euh, ce nouvel album-là, Insomniphobia, est probablement le meilleur qu'ils ont enregistré. you <laughs> depuis imaginary soundscape. Il s'agit d'une forme de black metal, oui, mais très sophistiquée, teintée d'électronique, de jazz, de, de rock, remplie de textures ambiantes planantes et souvent、euh, complètement marteau. x C'est une musique difficile à décrire, mais qui vaut définitivement le détour pour les amateurs de trucs audacieux et carrément fous.、Euh, la pochette est tout à fait à l'image de la musique, c'est-à-dire, elle e s épeurante et fascinante.、Euh, plusieurs vont être rebutés, alors que d'autres vont、euh, tout à fait adorer. Pour vous donner une idée de ce que ça a l'air, ce nouvel album de SAG, on va tout de suite en écouter trois extraits. Insomniphobia. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du métal b i z a r r e é de Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM. 17 <laughs> Complètement fou. Ce qu'on vient d'entendre, c'est les japonais de Saig. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album intitulé Insomniphobia. On a entendu trois mouvements de la longue pièce Lucid Nightmares,、euh, c'est-à-dire Amnésia, précédé de L'excommunication à minuit. Et de Somniphobia. C'est un des、euh, très bons moments du disque、euh, qui est dans la même veine que leur、euh, chef-d'œuvre,、euh, soit l'album Imaginary Soundscape de 2001. Euh, mais, e、euh, n bien moins bon、euh, que ce dernier, toutefois, je dois dire, puisqu'on retrouve un peu de remplissage sur le nouveau, malheureusement,、euh, je trouve que c'est leur meilleur album depuis Imaginary Soundscape, mais il est quand même moins bon que cet、euh, authentique chef-d'œuvre qui date、euh, déjà de 11 ans.、Euh, mais ça vaut la, ça vaut tout à fait le détour, ça vaut un bon 8,5 et ça, c'est vraiment pour les amateurs de musique extrême et audacieuse. 15h35. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. t r o i s i è m e nouveauté de cette semaine, c'est le nouvel album des Finlandais de Baron Earth, intitulé The Devil's Resolve. Deuxième album pour ce groupe de métal progressif extrême qu'on pourrait qualifier de Super Group puisqu'il est composé de membres de formation comme Moonsorrow, Creator, Amorphis et Swallow d e Sun, rien de moins. Ils sont dans la mouvance de ce que font Opeth, c'est-à-dire du métal progressif extrême mais sombre, très sombre. Ils sont, à l'instant d'Opeth, De façon tout à fait évidente, très influencée par le rock progressif des années 70. i l m é l a n g e donc le death metal au progressif, au doom et même au folk. J'avais adoré leur premier album, Curse of the Red River de 2010, et j'avais très hâte d'entendre leur deuxième. Qui devait sortir au tout début de cette année, mais finalement, il é t a i tellement t retardé qu'il est sorti il y a seulement deux semaines.、Euh, malheureusement, sans dire qu'il est mauvais, il est moins bon que le premier,、euh, moins coloré, moins accrocheur. Je me suis senti moins interpellé,、euh, mais on y retrouve tout de même du bon matériel, comme la pièce que je vous propose tout de suite As It Is w r i t t e n The Barren Earth, de leur tout nouvel album, The Devil's Resolve. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule. À diffuser du vrai rock et du métal bizarroé de Noir-et-Villiers, c'est fou! 89 FM! c i n l a n d a i s de Baron Earth, on vient d'entendre、euh, un morceau tiré de leur、euh, tout nouvel album, leur deuxième disque, d e Devil's Resolve, qui vient de paraître. C'était la pièce As It Is Written, et c'est une des,、euh, des meilleures pièces, peut-être même la meilleure、euh, de l'album, qui m'a、euh, un peu déçu. C'est pas mauvais, mais、euh, il est moins bon que le, que le premier. C'est un peu dommage. 15h45, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e émission consacrée entièrement Aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous savez, la semaine prochaine, il y a un très bon spectacle qui va avoir lieu à Montréal, puisque ça va être le retour de Opeth. Et à l'affiche, on ne t r o u v e pas seulement Opeth, mais aussi、euh, Mastodon et Ghost. C'est vraiment une très belle affiche. Et question de souligner la chose. Je a i préparer un petit spécial OPEF. Bon, pas un gros spécial puisqu'il y a seulement deux pièces, puis les pièces d'OPEF sont tellement longues que ça va faire quelque chose comme quasiment 20 minutes. Dans un moment, on va entendre un morceau, un des très beaux morceaux tirés de l'album Ghost r e v e r mais version en spectacle tirée de cet excellent disque qui est In Live Concert at the Royal Albert Hall. Mais tout de suite, on va écouter la pièce titre de leur dernier album.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 The Reckless Re et The p ス・エド・パーラ・マー Au cercle、vendredi 6 avril。Set Well et Chains of Love Au cercle、dimanche 8 avril。Et le 15 avril、17e a n n i v e r s a i r e de s t o スタ Records Avec les Planets ・ m マッ h ers et Big D and the Kids Table, お cercle、dimanche 15 avril。t o u t ça à Québec! Les b i l l e t s sont en vente dès maintenant via g t ッ e room.ca。Allez visiter la page Facebook de g t ッ e room pour plus d'informations sur les spectacles à venir、participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com.getteroom.ca パターン。 Une petite tape et v'là o i des c u e u e s pour les. Yo, dude love, ça n'a pas de l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, il a fallu que je lâche ma job. h、hey, comment ça Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j'ai d é t u i t que l'émission devait être annulée pis que ça t reçu des chroniques tout le long de la journée. Fait j'aime tellement ça, cette émission-là. Fait que je suis d i s p o n i b l e pour l'écouter, hein. a pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis. Ça reste une émission de deux heures. Je te suis pas pantoute, là. Ben, si, l a i s f i r e a t t e n d s un peu, là.、Ah, ça me revient, j'ai laiss <rire> Assemblage requis avec FO et Mathieu du lundi au jeudi de 7h à 9h. g e s o u i a u j é r é m y Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire?、Okay. Comme parents,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 De OPATH avec la version concert de Harlequin Forest. c t i r é de ce très bon disque et DVD en spectacle intitulé In Live Concert at the Royal Albert Hall qui est paru en 2010 pour souligner le 20e anniversaire de OPATH. Et juste avant ça, on a entendu la pièce-titre de leur dernier album studio. L'album The Devil's Archard, album sur lequel ils ont pris définitivement un virage vers le rock progressif et non plus le métal. Je vous rappelle qu'ils sont d a n spectacle le s vendredi prochain au Metropolis de Montréal et ça va être tout à fait excellent, à mon avis. 16h07, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine, quinzaine de minutes, je vais vous faire tourner une face complète d'un album Véné de c l a s s i q u e Je vais vous faire tourner un côté du disque Blackout. Des Allemands de Scorpions, qui est sorti il y a exactement 30 ans ce mois-ci. Mais d'abord, on va y aller avec un petit bloc、euh, musclé, un court bloc. Dans un moment, on va entendre un extrait du tout nouvel album de Iron Maiden, En Vivo. Un album en spectacle, mais tout de suite, on écoute.、Euh, u n e pièce tirée du dernier et excellent album studio de l'autre groupe qui sera en concert avec o p e t h vendredi prochain au Métropolis. Je parle de Mastodon. Curl of the Pearl. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Médomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! Canada international vous invite à devenir cinéaste et reporter en du monde pour RCI Vision. Amateurs et professionnels, envoyez-nous un film de moins de huit minutes sur la thématique des cultures croisées et prenez l'écran. Choisissez votre genre pour voir le monde en court métrage, date limite le 31 mai. Tous les détails sur rcinet.ca. baroblique vision.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 Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au tout 75 pavillons à Berthessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez f o u pour écouter. 89, ah oh. Iron Maiden avec、euh, la version spectacle de la pièce de Final Frontier qu'on retrouve. Sur, euh, leur, euh, tout nouvel album en concert, Envivo, qui est paru il y a quelques semaines, mais que je n'ai pas encore eu l'opportunité, malheureusement, d'entendre. J'espère que j'en aurai la chance dans les prochains jours. Je s a je sais pas l e combien tième、euh, album en spectacle de Iron Maiden, mais、euh, les cotes que j'ai vues、euh, sont, sont très bonnes et très bien cotées, ce nouveau disque de Maiden. C'était précédé de Mastodon, un groupe américain, avec,、euh, un morceau. De leur dernier album, excellent disque que j'ai adoré, qui est sorti l'automne dernier the Hunter. de Hunter. C'est la pièce Curl of the b u r l y Je vous rappelle qu'ils seront en spectacle la semaine prochaine au Metropolis avec Opeth et Ghost et que c'est une présentation. BCI, ça devrait être une excellente soirée. Ce concert Opeth, Mastodon et Ghost. 16h17,、euh, la semaine prochaine,、euh, la formation、euh, Thrash de Québec,、euh, la formation Rioter seront à l'Acrobar,、euh, sur la rue Saint-Georges, ici au centre-ville de Trois-Rivières, avec,、euh, les formations No p e t i t qui vient aussi de Québec, et、euh, Satanic Glue Sniffers, et Euh, formation trifluvienne, hommage à SOD, Stormtroopers of Death, c'est-à-dire Fuck the Middle East. Très, très bon groupe, hommage, que je salue en passant. Et、euh, question de, de souligner la chose, eh bien, on va aller tout de suite entendre un petit spécial SOD qui débute tout de suite avec ceci. Vous êtes sur les ondes de la radio campus. Oui, ça serait mieux peut-être si on ouvrait le son, n'est-ce pas? Pour qu'on entende quelque chose. <tousse> Bigger than the devils, that's on the radio campus. c e s t c o、cool. u 89 FM. <laughs>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 C'est assez fou pour l'écouter. Death, SOD avec、euh, les deux pièces qui ouvrent leur premier album, Speak English or Die, c'est-à-dire March of the SOD et Sgt. D. Andy SOD. Juste avant ça, on a entendu、euh, Freddy Krueger, un autre morceau tiré de Speak English or Die, et au début du bloc, on a entendu la pièce-titre de leur deuxième album, Bigger Than the Devil, qui est p a r u en 1999. 16h30, 16 pile, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album Vénéne c l a s s i q u e Cette semaine, je vous présente un album majeur de la vague de métal du début des années 80, c'est-à-dire Blackout des Allemands, d e Scorpions, qui est paru il y a exactement 30 ans cette semaine, puisqu'il est sorti en mars 1982. l'album qui a bien mal commencé puisque au moment de débuter l'enregistrement, le chanteur Klaus m a i n a eu de sérieux,、euh, sérieux problèmes de voix, c'est-à-dire un polype au cordes vocales qui a nécessité deux opérations et une longue période de repos. Avant qu'il puisse rechanter à nouveau. On a failli le remplacer par Don Dawkins à l'époque. Mais comme son ami, le guitariste r o d a l d Schenker est un homme très loyal, il l'a soutenu et lui a laissé le temps comme ça et la chance de se remettre. Ça a donc allongé le délai avant la sortie du disque de deux ans. Mais ça a valu la peine puisque le groupe était tout à fait régénéré après ses vacances forcées. Et ils ont sorti tout simplement un des meilleurs albums de métal des années 80. C'est aussi l'album avec lequel Scorpions ont percé de façon tout à fait majeure à l'échelle internationale, particulièrement en Amérique du Nord. Tout de suite, on va aller écouter la f a c e 1 en entier de cet album v é n é l e classique Blackout de Scorpions, un des grands albums des années 80, paru il y a exactement 30 ans, comme je l'ai dit plus tôt. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. On vient d'entendre la p a s e 1 au complet de leur album v é n é n classique Blackout qui est paru il y a exactement 30 ans en mars 1982. On vient d'entendre le morceau Now qui clôture la p a s e A en force. C'est une des, des plus métals de cet album qui est、euh, vraiment le plus musclé de la carrière de Scorpions. Je me souviens aussi qu'ils avaient、euh, clôturé leur spectacle avec cette pièce quand je les ai vus la première fois. C'était précédé d'une balade, des fameuses balades qui ont fait la renommée des Scorpions auprès de la genre féminine,、euh, mais qui、euh, a bien fait <rire> qui a fait bien se bidonner et récolter les sarcasmes des amateurs de métal d'un autre côté. C'était You Give Me What I Need. Et,、euh, ça, c'était précédé du classique No One Like You, qui a été, e、euh, u omniprésente sur les o n d e s des、euh, stations de, de rock américaines,、euh, au printemps 82. Et juste avant, on a entendu le morceau Can't Live Without You, un autre excellent exemple de scorpions à leur plus rock et à leur meilleur. Et au début du bloc, on a entendu, et de cette façade, On a entendu la pièce-titre de l'album avec laquelle ils ont ouvert les spectacles de la tournée qui a suivi. J'ai eu le très grand plaisir de les voir en concert trois mois après la sortie de ce disque à l'Auditorium de Verdun en première partie de Rainbow. J'en garde un excellent souvenir. Un spectacle très énergique et physique à des années-lumière des prestations qu'ils qu donnent depuis. Ils sont encore bons en spectacle de Scorpions, mais ça se compare pas à ce qu'ils donnaient comme performance à l'époque. C'était vraiment incroyable et、euh, ils avaient même volé la vedette à Rainbow, Ce qui avait rendu le guitariste Richie Blackmore de très mauvaise humeur. L'album Blackout est monté jusque dans le top 10 du Billboard et en première position des ventes en France. Ça a été vraiment le point de départ d'une carrière très spectaculaire dans les années 80. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dans deux semaines, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album véné classique. Celui-là paru en 1972. Je vais vous faire tourner une face du disque In Concert with the Edmonton Symphony Orchestra de p e r k l Harum. C'est donc un rendez-vous. 16h50 pile, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. En fin de semaine a lieu le Pagan Fest au Club Soda de Montréal et cette année, l'affiche est particulièrement alléchante. f é l i c i t l t i o n s en vedette, le groupe russe a r k o n a les Québécois XDO, les Écossais de Hellstorm et les Finlandais de t u r i s s a s en grande vedette. C'est une présentation de BCI. On va tout de suite y aller avec un bloc au cours duquel on va entendre trois de ces groupes dans un moment On va entendre a r c a n a et Hellstorm, et tout de suite, on écoute Tourissas. Beveto, Venetoi, Prasinoy. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est fou. 89.FM. e m e Russes, Arcana, avec、euh, la pièce titre de leur dernier album Slovo qui est paru、euh, l'automne dernier. Ils chantent en russe, c'est spécial. Juste avant ça, on a entendu Hellstorm avec、euh, Shipwreck.、Euh, ça, ça nous vient de leur、euh, dernier disque Back Through Time qui est paru、euh, l'été dernier. Hellstorm qui sont écossais et qui font du métal pirate. Et、au début du bloc, on a entendu les Finlandais de t u r i s a s avec Beveto, v e n e t o y et Pratinoi. Ça nous vient de leur dernier disque, s t a n d Up a n d Fight, qui est paru il y a à peu près un an à ce moment-ci et qui était un de mes albums préférés de 2011. Je vous rappelle que ces trois groupes seront, font partie de l'affiche du Pagan Fest cette année, s a l i h a u Club Soda, dimanche 1er avril, avec entre autres les formations aussi XDO et Huntress. Et Une présentation de BCI. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, demain soir, Band of Skulls seront au Corona. Euh, ça, c'est samedi 20, 31 mars. Ça m'a surpris parce qu'ils seront de retour à Ben Offscars、euh, plus tard en juin. Et cette fois-là, ils seront au Il Motore.、Euh, mercredi prochain, le 4 avril, Onslaught seront au Catacombe. Et le jeudi 5, ils seront à l'Agité de Québec. J'en ai parlé plus tôt, mais ça aussi, c'est une très belle affiche. Opeth, et Mastodon et Ghost seront au Métropolis vendredi prochain, le 6 avril. C'est une autre présentation de BCI. Trois-Rivières Metal、euh, présente euh, la formation Thrash de Québec, r i o t e r Euh, au, euh, à l'acrobar en face du magasin de disques Metal Punk sur la rue Saint-Georges au centre-ville de Trois-Rivières. Ça, c'est samedi le 7 avril avec en première partie、euh, l'excellent hommage à Essodi, Fuck the Middle East, No p e t i t de Québec et Satanic Glue Sniffers. Pour les amateurs de rock progressif,、uh, Greg Lake sera au Capitole de Québec le mercredi 11 avril et le 12, il sera au Jésus de Montréal. Et finalement, une autre présentation de 3RVM Metal, Metal le samedi le 14 avril. Unexpect sera au Rock Café, le stage avec、uh, Obscurcist Romantia en première partie, Trollheim et、uh, Carcaos. 17h06, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbill, historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission、euh, album classique juste avant la mienne le vendredi à 10h et Catalepsie l e s lundis à 20h. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès avec Mathieu Plante, amateur de rock psychédélique. N'oubliez pas le voyage insolite avec un autre de mes amis, Frédéric Durand, lundi prochain à 19h, ainsi que l'émission réanimation du Dr. Pendragon. Mardi prochain de 19h à 22h, le docteur qui est toujours accompagné de son triste acolyte et un autre de mes, de mes amis, Sinistros. La semaine prochaine, le Rock c l a s s i q u e fera relâche. Ce sera plutôt une rediffusion d'un spécial gros canon Rock c l a s s i q u e Dans deux semaines, je serai de retour en direct et、euh, je vais vous présenter à cette occasion les nouveaux albums de Accept, Overkill et Et Ian Anderson de Jet r o t o l qui sort Thick as a Brick, tout. J'ai bien hâte d'entendre ça. Je vais vous présenter aussi une f a c e complète d'un album vénile classique paru il y a 40 ans, soit In Concert with the Edmonton Symphony Orchestra de p r o c o l Harum. Je vais vous présenter un album vénile très obscur des Yardbirds de la fin des années 60 intitulé Little Games. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbé sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau d'un groupe qui va ouvrir pour Opeth et Mastodon vendredi prochain, vendredi prochain au Métropolis de Montréal. Je parle de Ghost Stand By Me. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, dans deux semaines à 11h, e e u r s pour une autre émission r e c l a s s i q u e Salut!